Je vais vous présenter du rock progressif, du rock psychélique, du hard rock, du blues rock, du boogie, du folk rock, ainsi que du metal, bien sûr, vers la fin. On va entendre, entre autres, cet après-midi, des artistes des groupes comme ACDC, Metallica, Aerosmith, Judas Priest, Deep Purple, Dream Theater, Machine Head, Annihilator, Iced Earth et Anthrax. J'aurai plusieurs nouveautés à vous présenter, parmi lesquelles on retrouve les derniers albums de Megadeth. Riot, c r i z i a n et、euh, aussi cette semaine avait e u la sortie、euh, tout à fait inespérée du légendaire et mythique album Smile des Beach Boys、euh, qui a fini、euh, par voir、euh, le jour comme ça cette semaine, près de 45 ans après sa création. Et en outre, je vais vous présenter un groupe très obscur des années 70, cet après-midi, des Américains de Captain Beyond, et je vais vous faire tourner une face complète d'un album v é n é t e classique paru il y a 40 ans, soit. Et Pluribus Funk du Grand Funk Railroad.、Euh, et je vais vous présenter une entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière avec Dave Sanchez, le chanteur d'un groupe américain qui sera en spectacle demain soir à Trois-Rivières, le Quatuor de Thrash Metal Havoc du、euh, Colorado. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock.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 to s Let e m b not unbind Avec la pièce de l'album, la pièce titre de l'album, It's Only Rock'n'Roll, oh la l il est i、like、t de 1974, qui était certifié disque d'or il y a exactement 37 ans cette semaine.、Et、effectivement, 1974. Oui. Et、euh, ça, c'est un album qui, qui est mal aimé,、euh, ben, qui est mal coté des critiques. Oui, oui.、Ouais, ouais, euh, et et je ne sais pas pourquoi, parce que c'était un bon disque. Ah, ça faisait partie de la période <rire> un peu plus nobinaire des critiques. Oui, oui, o En tout cas, il est bien meilleur que son prédécesseur, qui était Gauthier Soup, et、euh, infiniment、ouais. meilleur que son successeur, qui était euh, euh, Black and Blue. Effectivement.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 Avec les six s e m a i n e encore une fois très r e m p l i e en ce qui concerne les éphémérides. Oui, ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 31 octobre au 6 novembre. Il y a comme toujours une très très bonne semaine, très intéressante. On débute、euh, au, le 31 octobre 1945 avec la naissance de Russ Ballard. Ballard, plutôt, qui lui était chanteur d'Argent, donc le groupe de Rod、oui, Argent, anciennement Les h o m m e s C'était un guitariste et, et un compositeur très prolifique.、Mm -hmm. euh, il a composé plein de, de succès. Pour、euh, plein de groupes、euh, différents,、là. entre autres,、euh, ben, écoute, c'est pas une grande chanson, mais ça a eu bien du succès、euh, dans les années 80. C'est、euh, Rock You de Helix,、oh, euh, ouais. formation canadienne. Euh, et euh, aussi euh, On the Rebound, qui, qui a été reprise par、euh, Rainbow et Raya Heath. Ah, quand même beaucoup de pièces.、Euh, euh, euh, oui, très prolifique, pièces,、ouais. euh, Ross Ballard. Également, nous avons en 1968, toujours le 31 octobre, bien Linda Eastman arrive en Angleterre pour aménager avec Paul McCartney. Bien sûr, Linda Eastman, qui était New Yorkaise, en、oui. fait, qui a grandi aux États-Unis, e l l e est tombée en amour avec Paul、oui. McCartney、euh, en 1977, je crois, et il a é v i t é à venir vivre avec lui par la suite. Elle était un peu groupie. Oui, oui, oui effectivement. Et, et c t i v Et m e n Et c'est d a u l r e s j'ai appris ce matin qu'elle était、euh, d'origine juive. Ah,、euh, ben oui, b Eastman, n、ouais. euh, c'est effectivement. Tout à、ouais. fait. Et、euh, Paul avait même songé à, à, prendre, à se faire convertir au、ah, judaïsme.、Oui. Et là, sa nouvelle épouse, là, euh, Nancy c h e v i l e l l e aussi est juive. Et、ah. euh, semble-t-il qu'ils s o n t -il encore une fois à se convertir au judaïsme. C'est ce que je viens de lire、euh, sur un, un site sérieux. o u C'est particulier, dans le nom e Paul McCartney, parce que、oui, c'est quelqu'un qui.、Euh, pas mal athée.、Euh, oui, oui, très athée, et qui, d'ailleurs, de, de, depuis son, son plus jeune âge,、mm -hmm. euh, déjà, il y avait un genre de conflit religieux dans sa famille, ouais, parce que, que sa était... mère était catholique et ben, son en fait, père était protestant. Il, il était baptisé catholique. Oui, exactement. Et、euh, donc, il a été un peu,、euh, quand il était jeune, il était larisé, si on veut, de, de, de son école. <rire> mais en même temps, lui n'a jamais attaché d'importance à la religion,、ouais. et il n'est pas d'une famille qui était très religieuse non、mm -hmm. plus. Donc,、euh, c'est un peu bizarre.、Ouais, c'est de... pour ça que je le mentionne, parce que j e Ça, très surprenant ouais, de sa part. o u bah é c o u t e c'est peut-être juste pour faire plaisir justement à sa femme à <rire> sa belle famille, peut-être. <rire> Également, nous avons le 31 octobre 1970, et、eh、bien le mariage de Michelle Phillips,、euh, des Mamas and e Papas, et Donis Hopper, un mariage qui ne dure que huit jours. Oui.、Ouais, lui, il avait du goût, mais elle, je ne suis pas sûr. <rire> Écoute, c'est un mariage, c'est le genre de mariage où on se réveille le lendemain de la nuit de noce et on、ouais. se demande qu'est-ce qu'on a fait. On ne peut pas dire qu'elle a eu des mariages très heureux, Michel Félix. Non, c'est très, très mmh. triste. Mmh. Nous avons également,、eh、bien, en 1974, Led Zeppelin qui organise une grosse fête afin de célébrer le lancement de Swansong, leur propre label,、ouais. leur propre étiquette de disque. Et évidemment, le premier disque à être de Led Zeppelin à être sorti sur leur. Propre étiquette, c'était、uh, Physical Graffiti,、mm -hmm. qui est sorti、uh, au début de l'année suivante, en 1975.、Oui. Et on va en entendre une pièce un peu plus tard dans l'émission. Une x c e l l e n t album.、Oh, oui, mais c'est le dernier très grand album, maladie p l a、oui, n Après ça, ça, malheureusement, c'est moins bon après. C'est un dernier album de collaboration entre tous les membres du groupe,、mm -hmm. parce que par la suite, bon, on a entre autres In t h r o u g h The Outdoor, qui était un album de John Paul Jones et de, de, donc, de, de, de Robert Plane. Robert Plane, voilà. Puisqu'il était pas mal amorphe, il était pas mal. On va a l l e se payer ce temps. Effectivement.、Ouais. En 1988, dis-je, la chanteuse de b b i e Gibson tente de joindre les esprits de Sid Vicious et Liberace pendant une <rire> séance de spiritisme. Oui.、Euh, Debbie Gibson appartient à、oui, c e s t e rôle. Oui, c'est t drôle, très ce d r ô l e Quand on entend ça, ça devient <rire> très heureux. <rire> Pas très rock.、Euh, non, non, non. Ben, écoute, c'était la... la Britney Spears de son temps, ouais, je ouais, te dirais, mais、ouais. euh, beaucoup plus intelligente, o u i Oui, oui, oui. Et puis,、euh, juste l'idée de faire venir Sid Vicious et、ouais. Libra e c e C'est deux personnes qui.、Euh, c est, c est, aux antipodes. <rire> oui, aux antipodes qui ne s'entendraient pas très bien ensemble non, non plus.、Euh, non, c'est assez, assez particulier. Mon、euh... français, c'est complètement fucky. Oui, oui, exactement.、Euh... Un peu comme Debbie Gibson、ouais. maintenant. Oui, f a i t Également, en 1992, une soirée que j'aurais bien aimé voir, puisque ABC, ABC, oui, le réseau américain, tient les Halloween à la maison le soir de l'Halloween avec Halloween Jam at Universal Studios. On y présente entre autres ACDC de Black Rose, Ozzy Osbourne et Slaughter. Ça allait très bien jusqu'à temps que tu dises Slaughter.、Oui. Parce que <rire> ça, Slaughter, c'est vraiment, vraiment de la merde.、Oh, c'est、euh, un, un hairband. C'est e signe q e Par contre, ACDC, Black Rose, Ozzy. Bah, Ozzy ça dépend. m、euh, ACDC, i s a Black Rose, c'est très bon. m a i s Ozzy n é t a i t p a s p r i é à la fête d'Halloween.、Ah, oui, exactement. Que... Effectivement.、Mm. Également, on est toujours en rapport avec. L'Halloween en 1998, e h、eh、bien Kiss lance leur tournée Psycho Circus sous le thème de l'Halloween, et ce sont les Smashing Pumpkins qui étaient en acte d'ouverture, donc bien sûr, on était concept ici.、Oh, oui, absolument.、Euh, la tournée Psycho Circus, moi j'ai assisté à un spectacle de la tournée Psycho Circus, c'était assez spectaculaire, il y avait des écrans vidéo qui projetaient、euh, des images en 3D.、Mm -hmm. euh, c'était assez intéressant, sauf que、euh, moi je a i probablement ê t r défaut de vision parce que je n'ai jamais vu. Euh, les effets, mais tout le monde s'exclamait、euh, autour de moi Waouh,、wow. w o u c'est plate. Ouais,、euh, a, moi, a, ça n'a a... pas marché, mais il semble-t-il qu'il y a, quelques, y a quelques perso plusieurs personnes comme moi qui.、Euh, Euh, ne voyait pas ces fameux. Oui, il y a des、euh, gens、effets. qui ne sont pas gavards de les voir, ces effets-là.、Ouais. Euh, et c'était du 3D avec des lunettes. Ouais, fait, oui, oui. i s pourtant, quand je vais au cinéma,、euh, je l e vois, les effets ouais. 3D. o、ouais. i mais... probablement mais... que la projection est plus près et mieux. Oui, c'est ça. C'est parce que, quand même, la scène est、euh, assez éloignée.、Ouais. Alors,、euh, lorsque Paul Stanley avançait le doigt, tout le monde était ébahi, mais moi, <rire> ça ne me faisait comme rien. Et Psycho Circus, <rire> c'est cet album qui venait justement avec des lunettes 3D. Et est-ce qu'il n'y avait pas un jeu aussi qui avait en, été fait En fait, la pochette était donnée un effet. t e t C'est、euh, un très mauvais album de Kiss,、ouais. malheureusement. J'ai passé p r è s à plusieurs reprises d'acheter cet album-là. Une chance qu'à cette époque-là, les CD coûtaient extrêmement、faut、cher. Il faut vraiment que tu sois、euh, un fan de Kiss ouais, pour t'acheter ça. Acheter ça. Faut,、euh, un, ce qu'on appelle en anglais a completiste,、mm -hmm. euh, que tu veux avoir absolument à tout. Euh, parce que c'est, e un avant que je conseille pas du tout. Il y a seulement la pièce titre qui, qui est, bonne. Moi, je pensais qu'avec le retour de Hayes, que ça allait être fantastique. Et puis, non, c'est, c'est raté complètement. Très malheureux. Ah, oui. Il y a eu、ouais. un jeu vidéo également, Psycho Circus, qui a été lancé cette、ah ouais? même année-là.、Ouais. C'était un jeu à la style、euh, donc, Doom First Person、mm -hmm. Shooter, où on voit tout simplement un fusil、ouais. et on tire.、Euh, et c'était avec les personnages de Kiss.、Euh, ah. Ça a été lancé, je crois, en 9 8 aussi.、Euh, Puisqu'on essayait de, de vraiment de jouer sur、euh, Psycho Circus, comme、ouais. quoi c'était le grand retour de Kiss et tout.、Ouais. Et d'ailleurs, l'album, justement.、Ah, c'est、euh, un c l u p C'est pour ça que c'est、euh, parfait que Kiss ait décidé. De sortir d'autres albums par la suite. Là, il、mm -hmm. y a Sonic Boom, qui était très bon, qui est sorti il y a deux ans. Et au début de 2012, on va en avoir un nouveau aussi qui s'appelle Monster. Et que Gene Semmel n'arrête pas de dire que c'est un des meilleurs albums qu'il a fait. On verra en tout cas. On a hâte de voir, on a hâte d'entendre. <rire> passons... Ce qui nous amène à la journée du, du 1er novembre. Effectivement, nous passons au 1er novembre où en 1894,、eh、bien, nous avons droit à la première publication du Billboard Advertising qui allait plus tard être connu sous le nom de Billboard, tout simplement、ouais. ce magazine de musique qui remplace on, les artistes. On, on, on, demande, on se demande, mais qu'est-ce qui pouvait bien. Compilé、euh, ce fameux b i l l Board. C'est ce que je me demande il, aussi. Il y a de cela、euh, 117 ans.、Alors. Mais j'ai comme l'impression que vu qu'on parle d'advertising, on parle de publicité. Donc, plutôt 115 ans. 115, 115 ans, oui. On parle peut-être plus d'un magazine qui, qui faisait plus de pub que d'autres choses à l'époque, qui、ouais. essayait de faire connaître peut-être les dernières inventions. Mais du côté de la musique, on avait q u o n avait le phonographe avec、euh, o n tube de cire. Là, Moi, je pense qu'on、euh, était encore au rouleau. Oui,、ouais. c ça. C'était pas nécessairement euh, les, euh, les, les grandes inventions du siècle, mais bon, on avait besoin. De publier, j'imagine aussi les nouvelles inventions de ce côté-là, et donc ça a probablement servi à ça.、Euh, Billboard a été utilisé, entre autres, je pense, pour introduire le, le 33 tôt et le 45 tôt aussi à l'époque.、Euh, on avait présenté dans le Billboard, ou en tout cas, on a fait, fait la, la promotion de ces disques-là、mm -hmm. euh, dans euh, ce magazine-là, donc ça a dû servir avec le temps également à ça. Oui. e、euh, t ça, justement, on en parle du billboard. Ça, c'est,、euh, à cause de la débat, là, de l e de l'industrie du disque. C'est, quelque chose qui va disparaître aussi.、Oh oui. Parce qu'on dit que d'ici cinq ans, il n'y en aura plus de, de format physique. Il y en a qui disent ça.、Oui. Euh, moi, je le crois plus ou moins parce qu'il va toujours y avoir des gens qui vont être intéressés, euh, qui veulent pas acheter des numéros, là, non, Sur,、euh, sur Internet,、euh, mais il y en a qui disent que ça va disparaître, le, le format physique. Donc, si le format physique disparaît, Ce genre de p u b l i c a t i o n Ça va disparaître. Oui, effectivement. Il risque de rester des formats physiques pour les vrais fans qui seront prêts à payer plus cher. C'est ça, des, des, des, que... des mélomanes. Oui, exactement. Il va falloir sortir、euh, vraiment l'argent. D'ailleurs, on en a des, des, des démonstrations avec l e s nouveaux coffrets qui sortent, là, entre、mm -hmm. Pink Floyd et les Beach Boys. On peut en nommer plusieurs.、Ouais. Ce sont des coffrets qui coûtent extrêmement cher、ouais. généralement. C'est ce qui est rentable pour les maisons de disques. C'est ça maintenant. C'est la seule chose qui continue à se vendre. Donc, là, on s'adresse vraiment aux mélomanes. Parce qu'il y a 15 ans, c'était monsieur, madame, tout le monde qui achetait des CD.、Ouais, l à ça, c'est fini.、Euh, maintenant, c'est juste les mélomanes qui continuent. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûr que dans 5 ans, ça va être complètement disparu. Oui. Quand on regarde, entre autres, un groupe récent, un groupe jeune, Wilco, qui ont fait paraître un album、euh, au mois de septembre. Ils ont fait paraître une version CD, une version CD de luxe, ainsi qu'une version vinyle.、Mm -hmm. Et trois versions ont d i f f é r e、euh, n m e n t plus ou moins de pièces, tout, tout dépendant quel genre、ouais. qu'on a. La version vinyle, une pièce d e Plus que le CD et、mm -hmm. le Deluxe a plus de pièces, bien sûr, ça c'est normal. Ça, ça peut être aussi une autre façon d'attirer les mélomanes,、oui. d'acheter peut-être la version plus chère qui va avoir plus de pièces. o、mm -hmm. n essaie encore ça. Ça, c'est demandé par rapport à ça. C'est vraiment, c est, c est vraiment ça, ça va rester, à mon avis, par rapport. C'est les correctionneurs, tout simplement,、oui. oh, qui, oui. vont, euh, oui. qui vont être intéressés à avoir quelque chose de physique. Mais.、Oui. Euh, Pour la plupart des gens, ça c'est fini. Parce qu'acheter sur Internet, ça va être pratique.、Là. Disons, on peut y aller à n'importe quelle heure du, du, du jour, de la nuit,、ouais. mais ça reste toujours plaisant d'avoir une pochette. Moi, je suis du、bon, genre à tout tout toucher、fait. la pochette、ben、quand、ouais, j'écoute le disque. regarde des、euh, lire, l e s liner notes. Effectivement. C'est un rituel. Hein? Oui, oh que oui. oh、mm. que oui. que <rire> Nous avons également, eh bien,、euh, en 1946, le 1er novembre, la naissance de Rick Gretsch, qui était bassiste lui pour Traffic et également pour Blind Faith.、Ouais. Il avait suivi Steve Winwood.、Mm -hmm, effectivement. <rire> En 1962, nous aurons la naissance d'Antony h Kydis, celui qui était、euh, Le qui très tannant chanteur des Red Hot Chili, Chili Peppers. également, oui. Oui, qui、euh, fêtent ses 49 ans. Il y a Donc, eu une vie、euh, assez pas facile.、Là. Oui, ça, ça a été assez incroyable. Ben, les, les Red Hot Chili Peppers ont eu une vie extrêmement rock'n'roll. Euh, et,、euh, s o n t sobres,、euh, je pense qu'ils sont tous sobres depuis quelques années.、Oui. Il y a des rechutes, t'en s Ouais,、oui, ouais, c'est ça. Je peux pas、euh, dire, là, mais、euh, quand il a sorti sa biographie il y a quatre ou cinq ans.、Mm -hmm. Euh, il me semble qu'il y a eu une rechute après ça. Il y en a de temps en temps. Oui, c'est pas évident. C'est、ouais. un combat de tous les jours, ce genre d'addiction, d'affliction-là.、Euh, eux autres, c'est surtout les drogues, mais aussi l'alcool qui ont,、ouais. qu ont joué beaucoup. C'est assez incroyable. Donc,、euh, mais quand même. Et、bon, puis quand on parle de drogue, là, on parle de drogue très forte. Bon, oui,、ouais. effectivement. Mais, entre autres, John Fruciente, qui avait quitté le groupe à cause de son. son... C'était l'héroïne. à cause de l'héroïne, exactement. Ben, Anthony Kaïdis, c'est la même chose. Oui, mais... il, il a pris de l'héroïne、bon. aussi. Oh, oui, ça, bien, absolument. C est, c est, ils ont été capables donc, de surmonter ça, si on veut.、Et、ils sont encore en forme aujourd'hui, les Red Cheap Peppers. Ils sont Peppers. bien chanceux.、Euh, Il、ouais, ouais. y, y en a qui sont morts pour bien mourir. Effectivement. effectivement. Et on pouvait les voir d'ailleurs sur euh, YouTube euh, récemment lors du concert Rock'n'Rio, lors du festival Rock'n'Rio.、Mm -hmm. euh, ils étaient sur、euh, la seconde scène et c'était diffusé directement sur Internet. On peut voir、euh, les Red Hot Chili Peppers, dont le dernier album、euh, n'a pas levé, fait lever les foules très vite. Je te、bien. dirais,、euh, je, franchement, je n'ai même pas envie de l'entendre.、Ouais, moi non plus.、Euh, J'ai détesté、euh, le précédent, là, Stadium Arcadia. Oui,、ouais, bon、absolument mauvais. Non, pour moi, Red Hot Chili Peppers,、euh, ça s'est arrêté、euh, dans années les années 90. 90 oui,、oh, ouais, bon, c'est、ouais. vraiment ça pour plusieurs personnes. D'ailleurs, ça a été noté 4 sur 10 sur beaucoup de, de, de palmarès, 2 ou 3 étoiles. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine à, de vous le procurer. Nous basons cette fois-ci toujours à l'année 1962. En fait, tout juste après avoir lancé leur premier simple, les Beatles retournent au Star Club d'Ambourg où ils ont fait leurs armes pour une résidence de deux semaines. e、euh, t ils ont été enregistrés pendant ces concerts-là et ça a été lancé en bootleg ou en album pirate. Ouais, en 77、euh, en 78, 67. ou 78? 77 ou 78, o u i Les Beatles live au Star Club、mm -hmm. d'Ambourg. Euh, mais le groupe était sur le point de devenir une immense vedette. Donc,、euh, il l'était déjà, par contre, en Allemagne. Il avait été assez populaire lors de leur premier passage. Et c'était donc un retour à leur,、euh, leur bon vie. Retour triomphal. Ouais, retour triomphal. <rire> En 1963,、eh、bien, les mêmes Beatles débutent leur première tournée de l'Angleterre, justement, en tête d'affiche、oui. euh, pour la première fois. Ils avaient fait une tournée avec,、euh, je crois que c'était Roy o r b i s o n ou Little Richards, oui.、Euh, oui. Juste, juste avant,、oui. pas, pas longtemps avant.、Euh, mais en 1963, c'était vraiment l e t les débuts de la Beatlemania. Effectivement. En 1964, e h les, bien, les Beach Boys, eux, font leur première visite en Angleterre pour une tournée promotionnelle, en fait, entre autres de la pièce I Get Around,、mm -hmm. donc, qui、euh, venait de sortir et qui était la réponse des、oui. Beach Boys aux Beatles.、Mm -hmm. En 1964, toujours, le Dave Clark Five, lui, fait une apparition au Ed Sullivan Show.、Euh, il joue、euh, Glad All Over, ainsi que,、euh, et Sullivan, plutôt, dit d'eux que, contrairement aux Rolling Stones, les membres du、euh, DC5 sont de gentils et bons garçons, bien propres. <rire> Mais est-ce qu'il a dit ça en o n d e ou、euh, il a dit ça、euh, une déclaration des ben, journalistes? J'ai comme l'impression que ça devait être une déclaration des journalistes parce que、euh, Ed Sullivan ne voulait pas de scandale dans son émission et donc、mm. je le vois mal critiquer、euh, les Rolling Stones.、Euh, ouais. Ouais. Euh, parce que bon,、euh, c'était quelqu'un qui, qui soignait beaucoup les apparences、mm -hmm. e T-Sullivan. Et donc, j'ai comme l'impression que ça, ça a dû sortir dans les journaux p a r a p é s Mais、ouais. <rires> c'était pas mauvais de s c l a r i i f e s Non, non, non, c'était vraiment pas.、Euh, c'était quand même assez bon, du bon rock.、Euh, Moi, le premier 45 tours que j'ai eu dans ma vie. C'était d s c l a r i i f e s Oui, oui. Look、okay. Before You Leap. C est, c est, ça reste quand même de la très bonne musique、ouais. euh, des années 60 ouais, à découvrir. Dave Clark, c'était un batteur. Et puis,、mm -hmm. euh, bon, l'accent était beaucoup mis sur les rythmique, d rythmiques, rythmiques fortes. Euh, C'était bon. C'est ce qui est assez intéressant, en fait.、Euh, c'est très un, rare、euh, aujourd'hui, les albums du l a g u f l y e C'est assez、rare. difficile à trouver, d'ailleurs.、Oh, Même oh, les réditions oui. CD,、oui. euh, c'est、oui. rare. Ça se, et ça se vend cher. Oui,、ouais, ouais, très donc, cher.、Euh, si vous en retrouvez、euh, pas cher, prenez-les. Oh, ils s a u t e n dessus. <rire> <rire> Toujours le 1er novembre en 1968, George Harrison lance Wonder Wall. Il est le premier Beatles à lancer un album、oui. solo. Il s a g h e t a i t cette fois-ci, par contre, d'une trame sonore. Oui. D'un film、euh, que je n'ai jamais vu. Moi non plus.、Euh, C'est très bizarre comme musique. Je t'ai déjà raconté qu'un de mes amis était rentré chez moi alors que j'étais en, en train d'écouter ce disque-là.、Mm -hmm. Et il s'est dirigé tout de suite euh, vers. Euh, le Système de son, il dit Qu'est-ce que t écoutes là C'est épouvantable, c'est affreux.、Ouais, c'est pas terrible.、Bon, ouais. ouais, c'est assez particulier. C'était des essais en fait. Hein, pour,、euh, donc, il se lançait, s'enfilait、mm. pour la première fois. o、ouais. u、euh, ouais, les débuts des Beatles en solo, à part Paul McCartney. Là, ouais, les débuts ont été difficiles.、Hein. John,、euh, George,、mm. uh, Ringo, même avec s e n a i m e n t a l Journey. Euh, Paul, euh, comme d'habitude, a brillé vers.、Euh, Par、euh, son, la qualité de sa musique、ouais, comparativement aux autres. Et c'est drôle parce que c'est lui qui se faisait、euh, bûcher dessus、ouais. par les critiques, ce qui n'a aucun sens. Exactement, parce qu'on trouvait que c'était trop Beatles. Mais ça, on l'a encore vu en fin de semaine. Hein, ça n'a aucun sens.、Là. Alain Brunet,、euh, dans la presse, en censé,、euh, le dernier Metallica là, avec n e w r e a d qui est vraiment une merde, l infecte cet album-là. Lui,、euh, c'était bon, là. là. Oui, Alain、euh, Brunet a des,、euh, des goûts. Il、euh... y a des goûts、euh, totalement à l'opposé des miens. Oui, oui.、Enfin, C'est vraiment un ce amateur de rock. Non, que, non,、euh, non. Je ne le lis pas parce que é t a i t la série Sunday. Quand j'ai vu ça samedi dernier, <rire> là, le, le, le Loulou de, de Metallica avec Lou Reed, très bon album. Hey, est、ah, il est、euh, encensé aussi、euh, l'album la, la en fait,、euh, du trio de Daniel Lanois. Là, il il s'est fait un genre de trio blues, jazz,、ah, euh, Pas de musique vraiment très très bonne et c'est un. Moi j'aime pas d a n i e l l a、ah, n n e d e n Moi non, non plus、vrai. et c'est sorti tout juste avant le temps des fêtes et、euh, j'entendais、euh, dire que c'était un très bon album à, à acheter、euh, pour, pour les. a m a là c'est de l'ultra snobisme effectivement. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Il y a de très bons goûts en jazz moderne et en musique classique par contre moderne aussi mais sinon à part de ça. C'est、euh... pas un amateur de rock Non, effectivement.、Euh... Invité à l i n b i u n é Oh, que oui. <rire> de retour aux éphémérides,、eh、le 1er novembre 1968, nous avons également la naissance de Alex James, bassiste de Blur, donc, qui lui célèbre donc, ses 40,、euh, 43. 43 ans oui, donc, euh, cette, euh, cette année. aussi, en 1994, eh bien,、euh, nous avons droit au lancement de Nirvana Unplugged in New York, ce fameux concert acoustique qui a été réalisé par le groupe, e、euh, n 1993, le tout dernier concert、ouais. de Nirvana, euh, sur, euh, aux États-Unis. C'est un des albums marquants des、mm -hmm. années 90.、Aussi. Ouais, ben, c'est un excellent album,、euh, Nirvana qui était connu comme étant un groupe extrêmement h e a v y sur scène,、mm -hmm. malgré que c'était pas du métal, ça sonnait pas mal et,、ouais. euh, ben, c'était intense. Ouais, ouais, c'est ça. Kurt Cobain ne, ne chantait pas, il criait dans le、ouais. micro de sa voix. Et là, ils se sont dit, on va faire un concert complètement acoustique、mm -hmm. et、euh, ça a vraiment très très bien sorti.、Ouais. On a pu voir aussi que Les musiciens de Nirvana étaient capables de jouer de la guitare et pas juste de faire des sons avec celle-ci.、Ouais. Ça, c'était assez particulier. La reprise qu'ils avaient faite et qu'on retrouve sur cet album de, de David Bowie, The Man Who Sold the World, ouais, ouais.、Euh, a eu beaucoup de succès、ouais. à l'époque. Oui, même qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui ont grandi à cette époque-là qui ne connaissent pas la version de David Bowie,、ouais. qui sont certains que c'est une pièce de Nirvana. <rire> et lorsqu'on leur fait entendre la version de Bowie.、Euh, Ils la trouvent moins les... bonne.、Euh, oui et non, parce que je peux dire, moi, personnellement, j'aime mieux la version de Bowie. Il y a、mm -hmm. beaucoup de gens qui aiment mieux la version de Bowie. Mais est quand même、Un、assez peu proche. Elle e t r a v a i l l é la version. Oui, c'est ça, exactement. Mais la version de n u r b u r n i est quand même assez proche、oh, de l'original.、Ouais. Et donc,、euh, généralement, on apprécie la pièce, mais toujours en disant qu'on aime mieux la version de n u r b u n i C'est une bonne reprise. oui、oh, C'est、mm. une des très、mm. bonnes. Et nous terminons cette journée du 1er novembre dans les Éphémérides en 1994, toujours avec Megadeth qui lance l'album e u t h a a s i a Oui, qui e qui... s Ça Été、euh, apprécié à sa sortie. Mais, mais c'est considéré comme un joyau. Mais c'est、euh, ça, c'est pas mauvais. C'est pas non, mauvais. C'est ça,、mm. ça, ça peut-être quand même un bon album. Je ne suis pas un grand connaisseur de Megadeth, mais ce qui mais est d a j à fait, c'est un des incontournables. C'est parce que、euh, deux albums avant, i l avaient sorti comme leur chef-d'œuvre, le Rust in Peace.、Mm, ouais. Alors peut-être qu'on comparait à ce qui s'était fait par le passé. On mais, compare euh, toujours. Euh... Mais euh, Euthanasia, je pense, est meilleur que le troisième. Par exemple, So Far, So Good,、mm. So What.、Non? Donc c'est un album à découvrir、mm. si vous ne l'avez pas déjà fait. Oui. Et sur ce, on va aller en musique. Tout à l'heure, on a parlé de Kiss de Psycho Circus. Donc, on va entendre la seule pièce bonne de cet album, Psycho Circus. Et aussi, on va entendre la musique d'un homme, c'est un véritable virtuose, dont on va parler dans un moment aux éphémérides. Je parle de Keith Emerson et Emerson Nick Palmer. ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイブ・ファイ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 Road across the abyss, Take h e b y s s t a a look down at the madness On the streets of the city Only specters still have pity Patient cues for the gallows Sing the praises of the hallowed Our machines beat the furnace If they take us, they'll b u r n p a c Avec Psycho Circus, la pièce-titre de ce très, très, très médiocre <rire> album paru <rire> en 1998. Ça, c'est un retour complètement raté. C'est dommage.、Oui. Parce qu'il y a des millions de gens qui attendaient le retour de Kiss avec Ace Freely, ben, la formation originale. Ouais, ouais,、euh, puis, ça s'est avéré que t un très mauvais <rire> disque. Vraiment poche. Bien tourné e d a le fun. Oui, oui. Au ouais. moins, il y avait ça, mais on pouvait voir、euh, ouais. le Kiss original sur ça.、Ouais. Ça valait la peine. Juste avant ça, on a entendu、euh, un groupe qui est carrément aux antipodes、euh, de Kiss.、Euh, euh, D'ailleurs, Paul Stanley a déjà dit beaucoup de mal de, de ce groupe, mais moi j'aime bien、euh, Emerson, Nick et Palmer,、euh, surtout à leur début, leurs premiers albums.、Mm -hmm. Mais ce qu'on a entendu, c'est le vieil Snife Edge qui clôturait la f a c e 1 de leur premier disque homonyme qui est sorti en 1970. 11h43, vous êtes à l'émission r é Classique en compagnie de Simon Fitzbé. Et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu aux éphémérides du 2 novembre. Effectivement, nous d é b u t o n s avec un anniversaire, celui de Keith Emerson, qui est né、ah、le、oui. 2 novembre 1944. C'était prémédité, mon affaire. <rire> Donc, Keith a 67 ans. C'est un virtuose, mais il a eu, il a prouvé beaucoup de difficultés dans les 20 dernières années,、mm -hmm. hein, ouais. par rapport à des t e n d i n i t e s constantes. Euh, et puis,、euh, ils ont tenté un retour,、euh, c'est l'année dernière ou il y a deux ans déjà? Oui, je pense que ça, ça fait plus de deux ans. Ouais. Ouais. Mais ça n'a pas levé. Ça n'a pas fonctionné. Écoute, moi, je les ai vus en, en, en spectacle. J'ai fini par les voir en spectacle il y a une vingtaine d'années de ça. Puis j'avais été amèrement、euh, déçu. Parce que, comme je v ai dit, ça, c'était un de mes groupes préférés de, de, de mon enfance, Emerson et a Palmer. Malheureusement,、euh, c'est ça, ça. Avec les années, ça s'est un petit peu détérioré、mmh. avec l'avenue plus pop aussi.、Euh, Euh, ouais, mais c'est un groupe, on l'aime ou on l'aime pas aussi, parce qu'il、ouais. y avait John Peel qui avait dit que, que Emerson, Lake and Palmer, c'était un gaspillage d'électricité,、ouais. que ça valait、ouais. pas la peine d'écouter ça.、Mm. Donc, c'est vraiment, ça dépend, on aime ou on aime pas.、Ouais, je suis froid. J'suis, j'suis, en fait, je suis ni chaud ni froid à Emerson, à, à Emerson Lake and Palmer,、ouais. parce que je n'ai pas eu la chance d'écouter tant d'albums que ça. J'ai un best-of à la maison que j'ai entendu、ah, non, un peu, mais c'est pas,、euh, pas bon pour,、euh, euh, pour euh, s'initier à Emerson l a k et Palmer. Moi, tu sais, Écoute, j'ai eu une formation、euh, musicale classique. Alors,、euh, évidemment, je m'intéresse à, à la virtuosité、mm -hmm. et, et à, à, à la musique classique en général. Euh, euh, donc, j'ai beaucoup aimé、euh, les premiers albums de Mercenic and Palmer. Là où j'ai débarqué, c'était avec Works. Ça, c'était trop, t r o p pédant. C'était,、euh, non. Et ça leur a tellement coûté cher,、euh, la réalisation à la fois de cet album-là, mais la tournée qu'il y a eu avec、euh, l'orchestre symphonique. Euh, euh, ils ont décidé de faire des trucs qui allaient être plus, je dirais,、euh, accessibles pour la masse. Et, et c'est là qu'ils se sont plantés, qu'ils ont perdu、mm -hmm. leurs fans、ouais. et, et que le groupe est tombé. L'album Love Beach, c'est assez affreux, mais les albums qu'ils ont aussi sortis lorsqu'ils se sont reformés à la fin des années 80, là, Black Moon, c'est pas très bon, et、euh, In the Hot Seat, je l'ai jamais entendu cet album-là, mais tous mes amis m'ont dit non, non, non, c'est pire, Black Moon. Donc, à ne pas, à ne pas découvrir. Non, c'était évité, c'est dommage. r e s t o n s d a n s les... C'est ça, c'était un groupe qui était euh, fameux, euh, je dirais, de 70 à 74. Là,、mm -hmm. Après ça, ça as s'est détérioré hum, par la suite.、Ouais, c'est、ouais. un peu malheureux. Mais les, les, les premiers albums sont fantastiques, les cinq premiers.、Ouais. Donc,、euh, oui, ça, c'est vraiment. En fait, il y a plein de gens qui me disent que je devrais découvrir les premiers albums.、Ouais. Moi aussi, j'ai une formation classique, donc probablement que、mm -hmm. ça m'attirerait plus.、Ouais. C'est t simplement, on dirait que c'est. Et souvent, je vois le disque usagé, le, le premier album, dans des magasins de, de disques usagés, justement,、ouais. et je me dis toujours que je devrais l'acheter,、mm -hmm. finalement. Euh, ça me sort de la tête. Il、euh, faut, faut, faut vraiment que, que je me le dise la prochaine fois, que je me le grave dans le cerveau. Il faut que j'achète c e l u i ça. J'ai découvert Emerson Gamblem avec l'album,、euh, leur deuxième, en fait. Non, c'est plutôt leur troisième, p a r c e q u e Tarkus, c'est le deuxième, mais il est enregistré,、euh, je pense, avant Tarkus, c'est、euh, Pictures at an Exhibition, où ils reprennent、mm -hmm. euh, le chef-d'œuvre de m u s s o r g s k i Et、mm -hmm. ça, c'est vraiment bon.、Ah, donc,、euh, je, je, je me p r e n d s la peine、mm -hmm. d'écouter、euh, cet album-là、ouais. euh, et, et l e s p r e m i e r <rire> s albums. j e t e un conseil. l e Très bien.、Euh, par la suite, le 2 novembre 1958,、euh, 1956, dis-je, la police de Fayetteville, en Caroline du Nord, t i r e une salve de gaz lacrymogène pour disperser une foule en jouée lors d'un concert <rire> de Fats Domino. Fats ainsi que trois de ses musiciens ont subi des blessures mineures, probablement à cause justement du gaz lacrymogène. o n ne parle pas nécessairement d'émeutes,、euh, l o r s de ce concert, mais il faut dire qu'en 1956,、euh, une foule qui se levait de ses bancs lors d'un concert,、ouais. c'était considérée comme、hey. une... Absolument, c'était du jamais vu.、Euh, donc, ça arrive souvent, c'est souvent arrivé dans l'histoire du rock, comme ça, que le, je dirais, l'establishment,、euh, ne c o m p r e n n e pas ce qui se passe, p r e n n e peur et, f a s s e des, trucs comme ça. Tu sais,、euh, j'en parlais avec un de mes amis,、euh, la semaine dernière, pis u dans les années 80, à un moment donné, j'ai, produit avec,、euh, avec d'autres amis, u、euh, un concert、euh, métal. Et, euh, on avait engagé des, des gens pour s'occuper de la sécurité. On leur expliquait ce qu'on attendait d'eux et tout ça. Et c'est drôle parce que j'ai vu des photos par la suite et ces gens-là étaient complètement dépassés parce que c'était les débuts tu sais, des moche pits et、mm -hmm. euh, des slams. Et puis、euh, c'est vraiment drôle de voir leur réaction. Que, j l ne c o m p r e n a i s pas là, ce qui se passait.、Là. Ils pensaient que c'était une bagarre. <rire> <rire> oui, et ça, en plus,、euh, en 1956, c'était encore à l'époque de la ségrégation, donc,、oui. où on avait des salles divisées par un, un, un long cordon de velours、mm -hmm. où on avait les, les Afro-Américains d'un côté et les Blancs de l'autre、mm -hmm. côté. Euh, et aussitôt qu'il y avait un mélange également qui se faisait, là, on voulait vraiment arrêter les, tous les concerts. Donc,、mm -hmm. ça, ça fait partie de cette, cette descendance-là, si on veut, de, de, de, de non-compréhension de la part de la sécurité.、Mm -hmm. Autant comme on l'a vécu, justement, à l'époque、euh, du métal avec、euh, les manches-pits, les slams,、mm -hmm. euh, une foule un peu plus、euh, enjouée et active. Donc.、Mm -hmm. <rire> Également,、eh、bien, en 1963, toujours dans la suite des Beatles qui, qui devenaient gros,、eh、bien, dans le Daily Express, un journaliste anglais très éclairé explique la Beatlemania en stipulant que ça, ça remplit tout simplement des têtes vides.、Ouais. Ben Écoute,、euh, ça, ça aussi, c'est、euh, quelque chose qui, qui, qui perdure encore de nos jours. C'est、mm -hmm. du snobisme, ça.、Ouais. C'est de l'élitisme. On parlait d'Alain Brunet tout à l'heure、euh, qui, euh, euh, qui a des,、euh, des goûts à part. <rire> oui. <rire> et、euh, probablement que cette personne-là du Daily Express euh, méprisait euh, tout simplement、euh, ce qui, était, ça, nouveau, ce qui et... était nouveau. e t probablement aussi carrément le rock. Oui, oui, c'est très possible. <rire> c'est très, très possible. Nous avons également en 1968, Cream qui donne un concert d'adieu au Madison Square Garden. C'était、mm -hmm. bien ça dans leur grande tournée d'adieu. o、oui. u Un gros arrêt pour, pour Cream. D'ailleurs, Blind Faith, qui a repris après Cream,、euh, allait donner son premier concert au Madison Square Garden. Donc,、oui. euh, je ne sais pas s'il y a une signification à voir là, mais、euh, donc a, ça, ça, ça marque quand même. Ouais, passage ouais, le passage du flambeau. le passage du flambeau, effectivement. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, ce passage du flambeau. Non, ou malheureusement. Ou... Oh. En 1971, cette fois-ci, Columbia lance Bob Dylan's Great Assets Volume 2. Donc, on avait lancé le volume 1, je crois, en.、Quelque、69. e l q a n n v a Il faut quelque chose du genre, avec de très, très bonnes pièces. Le volume、mm -hmm. 2 m'intéresse moins personnellement.、Ouais. Ça me touche moins, mais c'est là-dessus. C'est un album double. Oui, oui. Et c'est là-dessus qu'on trouve Lay Lay Delay, de quoi de, quoi de oui, même. Oui, il me semble que Lay l a Delay est déçu. C'est pour ça que, moi, je dirais que le premier Great Assets de Bob serait plutôt vers 67. parce q u i l me semble、ouais. qu'on ne trouve rien. D'après b l o n d、euh, non, Blonde on、ça. Blonde. On ne retrouve rien d'après son accident de moto. Oui.、Ouais. Ouais. Euh, donc,、euh, euh, c'est en fait,、euh, c'est des pièces qui me touchent moins parce que je connais moins Bob Dylan、ouais. à cette époque-là.、Euh, mais entre autres, Lay Lady y l a Lane, qui est une pièce que je déteste. Que、ah ouais. pas, euh, je ne la supporte pas. Et、ah, je comprends、ah ouais. pas. C'est la voix de Bob Dylan, entre autres, qui, me, <rire> qui, qui, qui, qui est très basse, qui est très、ouais. euh, radio et je sais pas, j'aime、euh, moins ça. Qui fait country. Moi, j'aime bien cette pièce-là. a Lady a y l Encore e là, je pense, avec cette pièce-là, on Ou on l'aime, on l'aime pas, s e s t l e m e n t p a r c e que... Enfin, voilà. Ça, c'est mon je, opinion. J'aime beaucoup le, le, le jeu de, de slide guitar dans cette、mmh. euh, pièce.、Euh, ouais, c'est quand ça même ça. assez intéressant,、ouais. ça, Par contre, la musique est très bonne.、Mmh. <rire> euh, effectivement, et parlant justement de la bonne musique, en 1973,、euh, Ringo Starr lance l'album homonyme Ringo.、Euh, album、ouais. intéressant. Pas passé sur Sgt. Pepper. Oui, effectivement. C'est un album où on retrouve、euh, chacun des membres des Beatles. Oui, il y a, y a、euh, plein, plein d'invités、ouais. prestigieux là, qui, ont, qui ont participé à cet a l b u m Il y a eu beaucoup de, de très b o n s m u Ici,、oui. studio, effectivement. Il y a eu aussi d o n chacun c des Beatles,、euh, je crois, John Lennon et George Harrison ont participé à des sessions oui, ensemble. Ensemble, c'est、euh, mm -hmm. euh, la, la pièce I'm the Greatest qui est une、mm -hmm. composition、oui. euh, de, de, de John. Oui, effectivement.、Euh, il y a Photograph aussi qu'on retrouve sur cet album composé par,、euh, par George. George Harrison,、mm -hmm. pièce qui avait été jouée au concert、euh, du Bangladesh oui. aussi oui. par à, Harrison, je crois. Euh, qui a été également enregistré par Harrison éventuellement, mais、euh, pièce qu'on associe à Ringo、mm -hmm. Starr, bien sûr. Très bonne pièce.、Ouais, c'est un gros, gros succès à radio. Ouais,、oh, euh, ouais. euh, Paul McCartney aussi a écrit et joué、euh, sur certaines des pièces. Ouais, sur euh, euh, Six O'Clock, c'est、ouais. une composition de Paul et Linda McCartney. Effectivement, où il jouait la basse、euh, sur cet album-là. Il y a Harry Nilsson aussi qui est présent,、mm -hmm. oui, est euh, à peu près vrai. partout、ouais. sur cet album-là.、Euh, un grand ami、euh, des Beatles et de Ringo Starr. Mark b o l a n Euh, oui, Mike Boland, c'est vrai,、oui. se retrouve là-dessus. Donc,、oui. euh, c'est ce qui est intéressant avec、mm. les albums de Ringo Starr, c'est pas tant Ringo en tant que、oui. tel, c'est、euh, tous les gens qui participaient ouais, à la. Il est sympathique, faire,、euh... Ringo.、Oh, oui,、ouais. vraiment, il v a i t attirer les b o n s du、ciel. Comme i Mais e l c artiste, euh, ben, euh, il a besoin d'aide. Oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est très malheureux. mais、ouais, Je pense, pense qu'il n'a jamais fait non plus、euh, un secret d'État. Non, non, non, non. Il le montre très bien avec son All-Star Band. Oui, c'est ça, il aime, beaucoup,、euh, il aime beaucoup faire des concerts avec. Il est conscient de ça, là. Oui, oui. Et c'est correct. Oui, c'est ça, c'est la s e u l r a s n c e m o n e qui、pas. est intelligent. Effectivement, effectivement. Et、euh, c'est souvent de très, très bons choix d'artistes、mm. également qu'on retrouve sur ses albums et pendant ses tournées. Oui. En 1974, George Harrison débute sa première tournée solo. Il est le premier ex-Beatles à entreprendre donc, une tournée de grande envergure. Ouais, donc, sauf que c é t a i t un échec ouais, complet、euh, parce qu'il n'était pas t r è s en voix. Non, effectivement. Il、euh, y avait des problèmes,、euh, quasiment de laryngite, avant、mm -hmm. de partir en tournée. Sa voix était très mauvaise. Il s'est arrêté au Forum de Montréal,、ah, oui? euh, ici, cette année-là.、Euh, mais euh, ça a été tellement catastrophique, cette tournée, qu'il n'en a plus jamais. Fait non, par la suite.、Ouais, C'était déjà quelqu'un qui n aimait p a s une、pas. courte là, au Japon au début des années 90.、Ouais, c'est tout.、Ouais. C'est tout.、Ouais. Mais c'est、ouais, quelqu'un qui n'a jamais vraiment aimé donner grande tournée, de grandes tournées, de faire des grands concerts. C'est pour ça que c'est sur...、ouais, surprenant qu'il ait été le premier Beatles à、mm -hmm. entreprendre ça. Effectivement.、Euh, mais écoute, il n'était pas non plus extraordinairement doué. Là, comparativement、non. à Paul McCartney, qui est probablement le meilleur au monde dans le genre. Lui, George, il était. Moins bon. Ouais, pas ouais. mal, ouais, bon. Peu, pas、euh, mal, pas mal. C'est un peu triste. <rire> mais bon, ça, ça, fait partie,、euh, ça fait partie de cette histoire des Beatles,、mm -hmm. euh, quand même assez particulière, mais intéressante quand même. En 1979, cette fois-ci, nous avons la première、euh, du film Quadrophania、euh, qui euh, présente Sting dans le rôle principal, bien sûr. En、euh... fait, c'était un rôle secondaire. C'est un,、ah, ouais. un, un acteur de soutien.、Euh, il jouait le rôle d'un peu.、Euh, Le personnage principal, lui, est、euh, en admiration devant un type、euh, qui est très rebelle, anticonformiste,、mm -hmm. et ça, c'était Sting.、Ah. Et finalement, il, le, le, le héros, si on veut, est déçu、euh, parce qu'il se rend compte que c'est un rien du tout, euh, Sting.、Euh, c'est un bellboy.、Mm -hmm. C'est un type qui, qui travaille là, dans, dans un hôtel, là, qui okay, porte、oh, les valises.、Ouais. Là, euh, et je ne me rappelle même pas s'il parle dans ce film. Ah, c a i t Ah, c t oui. Euh, oui, oui c'est vrai,、à、un moment donné, il y a une espèce d'émeute, là, oui.、Euh, mais c'est pas, pas un grand rôle. La grande、là. bataille entre les mods et les rocks. Oui, c'est、ouais. ça. Donc, c'est un film que je n'ai pas vu. D'ailleurs, je,、mmh. euh, je crois que je devrais redécouvrir en réécoutant l'album aussi des Who. L'album est excellent,、euh, ouais. le film est moyen. Ah, ça, j'ai un jambon. Et pour... le spectacle que les Who ont donné,、euh, qu'ils ont présenté, c'est en 9 8 q u est excellent aussi.、Mmh. C'était vraiment un spectacle fabuleux, mais le film est moyen. Ouais, pour les fans des Who, d'ailleurs, et les, les fans de Quadro f e i a en particulier, le Mojo, je crois, de ce mois-ci, offre un CD. Euh, en plus d'un article de fond sur les Hou, bien sûr, offre un CD de Cradrophania Revisited, dans le genre, où on retrouve、euh, donc des artistes qui reprennent des pièces de cet album-là et d'autres pièces des Hou. Euh, pour les gens que ça pourrait intéresser, c'est dans les.、Euh, c'est la,、ouais, la dernière édition. Oui, la dernière édition. Donc, ça se retrouve dans les bacs, si on veut. <rire> Également, nous avons en 1979 le divorce de Mick Jagger et Bianca Jagger, donc,、ouais. qui、euh, s'étaient mariées quelques années auparavant. 1972,、ouais, euh, 71, ouais, 71, 72.、Ouais. Bianca, qui était sud-américaine,、euh, mm -hmm. qui venait du Brésil. Oui, je crois, il me、ouais. semble que c'était une Brésilienne.、Mm -hmm. euh, euh, m i c e a beaucoup surpris ses amis en、mm -hmm. se mariant, parce、ouais. q u i l t r o u v a i t、euh, wow, ce gars-là, il se posait complètement anticonformiste,、mm. et il fait de quoi de vraiment conformiste?、Ouais. Euh, Euh, alors que de nos jours, c'est le contraire, un gratuit de mairie des、oui. anticonformistes. Ah, c'est ça. <rire> mais il s'est repris, il repris、euh, du côté de, de, de la conformité en ayant plusieurs mariages et plusieurs. une grosse descendance, disons. Euh. Donc, euh, il est redevenu anticonformiste avec ça. <rire> Nous avons,、euh, pour terminer cette journée du 2 novembre dans les Éphémérides, e t bien, en 2007, Led Zeppelin qui s'est obligé de reporter leur concert、euh, de deux semaines après que le guitariste Jimmy Page soit brisé、euh, un doigt. J'ai écrit、oui. un bras, mais c'est plutôt un, un doigt. Un doigt, o、ouais, euh, u Du, du jardinage. Ouais, ouais,、euh, Je pense qu'il est、euh, tombé sur un r â t ou quelque chose comme ça. <rire>、ah, C'est des, des, des malheurs qui peuvent arriver.、Ouais. Euh, C'était le grand retour donc, de Led Zeppelin pour un concert hommage、ouais. à、uh, MF, dont le nom de famille m'échappe, qui était le fondateur de. Earth Gun. Earth Gun, voilà. MF Earth Gun, qui était le fondateur de、uh, Atlantic Records.、Ouais. Euh, L'homme qui avait eu le génie, entre autres, de signer Ray Charles, qui a été le, gros le premier gros artiste d'Atlantic, mais aussi Led Zeppelin, qui ont été,、euh, franchement, si on veut, la vache à lait d a m a i Sortis pendant absolument. plusieurs, plusieurs années. C'est m e des vaches à lait. Il y en a eu plusieurs.、Ouais. Oui, oui. Ça a、euh, été une grosse compagnie pendant plusieurs oui, années. Oui. Et, et, et c'est drôle parce q u e a h、euh, m e d avait demandé spécifiquement à Robert Plant s'il vous plaît, faites Stay Away to Heaven. Mais là, quand Led Zeppelin a donné un spectacle, évidemment, il était mort.、Mm -hmm. Mais à, à la fin, de Stay Away to Heaven, Robert Plant lui a dit. A pris le micro, elle dit Oh, l'a fait, elle a bête. Parce qu'il n'aime pas. Il n'aime plus jouer cette pièce-là. c'est... C'est Pour plusieurs raisons. Oh oui, oh plusieurs oui. On、raisons. pourrait les énumérer pendant、ouais. plusieurs, plusieurs heures. Et, entre autres, c'est aussi. Écoute, c'est complètement brûlé, cette pièce. Ça, C'est dommage parce que. Pff, Ça reste un classique.、Mmh. Un peu comme.、Euh, Est-ce qu'on va dire que la 5e gamme de Beethoven est brûlée euh, euh, Parce、ouais. que tout le monde connaît ça. Effectivement.、Euh, c'est difficile, mais en tout cas, c'est tellement brûlé qu'il sert à classique. Je l'ai fait jouer seulement deux fois là,、mmh. en, en 15 ans. Là.、Euh, une fois lors du spectacle.、Euh, du spectacle. Du spécial、euh, Led Zeppelin,、euh, les cultes du rock. Et、euh, une autre fois en 9 8 Donc, ça fait longtemps. D'ailleurs,、euh, je suis tombé sur une diffusion du film Almost Famous、euh, ouais. l'autre fois à la télé. Et il y avait Philip Seymour Hoffman qui jouait le rôle de Lester Bang.、Mm -hmm. Le film se passe en 1973.、Oui. Et il dit déjà que c'était w a i to h e a v e C'est probablement une des, des pires pièces qui a été faite dans l'histoire du rock. Il ne faut pas jouer ça. Puis、ah, ça, une pièce brûlée ridic... en 1973. C'est ridicule. C'est typiquement ça, ça, Lester Bang.、Oh, en oui, mais ça en était un autre. On parlait d'ultra snob, d'élitiste. Lester Bang, ça en était un.、Mm -hmm. euh, écoute, euh, ce, ce, ce type-là avait des, des, des opinions、euh, carrément stupides là,、oh, oui. par moment. Mais si,、euh, si vous.、Euh, vous Cherchez, en fait, une activité qui pourrait faire rev revivre votre j o i e u r en train de, e、euh, donc, c t a i t Way to Waven dans les... Euh, si vous avez le DVD dans l h e Most Famous, dans les extras, on a une scène coupée du film parce qu'on a demandé les droits de Stairway et ils n'ont pas、mmh. réussi à les avoir.、Ah. Et c'est lorsque le, le, le garçon qui s'en va pour être journaliste, dans le fond, suive un groupe en tournée, convainc、oui. sa mère en lui faisant écouter、euh, Stairway to Heaven. Et on a donc la scène sans musique où on voit, il met l'aiguille sur le disque, on n'entend rien. t là, tout le monde fait de la air g u i t a r des trucs comme ça. Et il vous donne les cues quand、euh, partir la pièce pour que ça fitte avec donc,、ah, euh, ouais. le, le, la scène. Et ça vaut la peine. c e s t assez、ah、intéressant、oui? de voir <rire> ça. Donc,、euh, si, si vous mettez la main là-dessus, peut-être ça se retrouve sur YouTube.、Euh, c'est、mm -hmm. assez intéressant.、Ah oui. Donc,、euh, affaire peut-être à la maison. <rire> nous passons cette fois-ci au 3 novembre dans cette semaine d'éphéméride. Et nous en sommes en 1957、euh, où Sun Records lance Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, son grand, grand, grand succès en carrière. Oui, bien, un、euh, de ses rares grands succès. Oui,、ouais. <rire> effectivement. Et c'est là qu'il a été. Euh, Propulsé, si on veut, dans la sphère、euh, du rock'n'roll de l'époque, mais ça n'a pas pris grand temps avant qu'il redescende très, très vite.、Ouais. En 1964, cette fois-ci, le maire de Cleveland b a l l y b a n n i dis-je, les Rolling Stones après qu'un jeune de 17 ans soit tombé d'un balcon pendant un concert de la formation. C'était、euh, dans、euh, l'auditorium de la ville, donc、mm -hmm. euh, de cet endroit. En 1972, nous avons droit au mariage de James Taylor et Carly Simon. Donc, ils se sont divorcés dix ans plus tard. d o c ce, ce, ce, ce mariage d'artistes pop, donc, qui quand même tient bien, parce qu'on dit que malgré leur divorce, James Taylor et Carly Simon, je crois, sont voisins, quelque chose du genre. Donc, ils se voient quand même assez souvent dans les Martha's Vineyard. En 1977, Bob Dylan se voit dans l'obligation de remettre ses enfants à son ex-femme Sarah par un ordre de la Cour suprême. Il venait de se séparer, je crois, et、ouais. elle restait à Hawaï. Donc, Bob Dylan ne voulait pas envoyer ses enfants、mm -hmm. euh, trop loin de lui. Et malheureusement, donc, il a été dans l'obligation de laisser tomber la garde. Et nous avons également en 1977 Elton John qui annonce qu'il compte, qu compte prendre sa retraite des concerts. m a l Heureusement, en fait, j'allais dire malheureusement, je vois pas pourquoi je dis ça. Il est de retour sur scène moins de deux ans plus tard, en 1970. i l e n e pas t e n u p a r o l e très longtemps. Non, mais c'était fréquent à l'époque. À la fin des、ouais, années 70, on s e t o n n a i t de faire des shows. Et... Ouais, les, les musiciens, même s'ils si étaient jeunes, ils étaient sur le bord du burn-out parce qu'on leur, a, on leur en demandait trop. o n l'a vu, les Beatles ont dû cesser de donner des spectacles parce q u e i l é t a i t b r û l é Les Stones ont été plusieurs années aussi, à la fin des années 60, sans donner de, de, de、mmh. spectacles.、Euh, donc, juste ça, c'est tout simplement un épuisement, mais on est revenu vite à nos, ex, à nos esprits. Oui, effectivement, parce ça musicien, des, ouais, mais c'est a base. Un musicien, oui, mais s é t a i s un musicien, qu'est-ce que tu veux faire、euh, à part des spectacles des,、ouais. des albums? On aime faire de la musique, tout、mmh. simplement. Oui. Nous avons également en 1991 plus de 300 000 personnes qui assistent à un, co un concert hommage au promoteur Bill Graham. Donc, ils étaient, entre autres, les groupes qui étaient présents pour lui rendre hommage. Il y avait bien sûr les Grateful Dead,、ouais. Crosby, Stills, Nash Young, John Baez, ainsi que Santana et Journey. Ouais, tous, tous des amis de, de Bill, Bill Graham, bien、ouais. sûr. Qui était, je d i s i s la semaine dernière, c'était un type qui était controversé, mais、euh, qui était tout de même、euh, intègre. Oui,、oh, oui, oui, très intègre quand même. Justement, parlant des Grateful Dead, e n 1992, le groupe annonce qu'ils vont briser une longue tradition pour la première fois, puisqu'ils ne joueront pas en concert le jour de l'an, le concert du jour de l'an en San Francisco, dis-je, c'était une longue tradition mise sur pied à la fin des années 60 par le célèbre promoteur Bill Graham, justement, qui est décédé dans un accident d'hélicoptère en octobre 1991.、Et、donc, on a décidé de mettre fin. Euh, donc, cette tradition. À cause du décès de Bill Graham?、Ouais. Ou, euh, oui. Oui, et c'est lui qui l'organisait, en、ouais. fait. Et euh, donc, euh, je crois les Grateful Dead, en fait,、okay. ne voyaient plus décidé, vraiment l'intérêt、ouais. de ouais. le faire maintenant que Graham. Ouais, de toute façon, était plus...、euh, leur, leur chanteur Jerry Garcia est décédé ouais, trois ans plus tard. i en f a il ne veut pas être. Non, ça ne devait pas être e n t r a î n d e fin. Mais、finir. quoi, qui a tourné pas mal jusqu'à la, jusqu jusqu jusqu la fin. Ouais, et, et, et quelques, quelques semaines avant de mourir, il donnait encore des spectacles, mais il avait l'air complètement confus. Il ne、mm -hmm. se rappelait plus des paroles, des chansons. Mais euh... Garcia,、euh, ce n'était pas un problème justement avec le diabète qu'il avait eu, qui、ouais, euh... euh, est a un p r o l è m e de d i a b è t u i aussi, l a eu des i s diabétiques. Mais c'est surtout sa consommation de drogue ouais, qui n'a qu jamais、érit. ralenti、mm. euh, jusqu'à la fin.、Là. Effectivement, ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses. Et finalement, et bien en 1997, pour terminer cette journée d'éphéméride, Metallica s'entend hors cours avec un fan qui stipule avoir perdu son sens de l'odorat lors d'un concert du groupe quelques années auparavant. Il faisait alors du bodysurfing et est tombé sur la tête. Mais ça, c'est consternant. ça. Oui, pas mal. c'est consternant. Le, le type, il poursuit le groupe parce qu'il s'est fait, fait mal、assentir. en faisant des conneries. Oui, effectivement. C'est vraiment、assentir. consternant.、Ouais. Ouais. N'importe qui, qui qui va dans un mosh r e pit ou qui fait du stage dive ou du body surfing, il sait que c'est dangereux. Oui. On, on peut bien parler de, de Metallica qui ont poursuivi Napster dans la fin、ouais. des années 90, mais je pense que quand on voit une poursuite de ce genre-là, c'est complètement forcément. C'est incroyable. C'est une aberration, ça.、Mm -hmm. Oui, vraiment. Vraiment. <rire> Il est midi 4, vous êtes à l'émission Rack Classique, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station Les Mélomanes, la seule à faire tourner du v r a i Rock à Trois-Rivières, c'est Faux89.1. Et on va y aller avec deux artistes dont on a parlé tout à l'heure. Dans un moment, on va entendre Elton John, mais tout de suite, on écoute Paul McCartney. Qu'est-ce qui, à l'origine, est、euh, paru sur、euh, l'album Goodbye Yellow Brick Road, l'album double de、oui. 1973, mais on l'a retrouvé aussi sur t h e g r e a t e s t h i t s qui est sorti en 1974, on va en parler dans un moment. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Paul McCartney Wings, bien sûr, avec j u n i o r s Farm.、Euh, Euh, quatrième chanson du groupe à se retrouver dans le top 10 cette année-là. Elle a atteint la troisième position du Billboard. Oui,、ouais, mmh. pièce qui a été faite d'ailleurs lors de son passage à Montréal. Oui,、oh, euh... il ne l'avait pas faite depuis,、euh, bon, depuis les années 70, ouais, je pense. Et... Moi, j'étais très content d'entendre ça, mais je ne sais pas si tu as remarqué.、Euh, la, la foule était.、Et、il n'y avait pas l'air à savoir ce q u e c é t a i t Non, pas du tout. r <rire> t a n t c'était un succès、euh, à l'époque.、Euh, ouais. Et moi, je te l'ai dit, je, je l'ai encore en 45 tours.、Mmh. C'est une pièce que j'ai écoutée là, à s a t i é t é Et,、euh, moi, en tout cas, j'étais. Il m'a fait bien plaisir, Paul, d'interpréter、ah, Junior's Farm. Mais aussi,、oh, on est les deux seuls, ça a l'air. Ben non, ma, ma, ma copine aussi était très contente et j'étais surpris parce que, bon, elle aime beaucoup ce que Paul McCartney et Beatles ont fait. Mais justement, Junior's Farm n'est pas nécessairement une pièce qui va l'attirer ou je pense qu'elle ne l'a jamais entendu, en fait. Et, e n en fait, je croyais qu'elle ne l'avait jamais、ouais. entendu. Et quand il a commencé, elle a d i i t Ah, c'est Junior's Farm.、Ouais. Et j'étais aux anges, écoute.、Ouais. J'étais très content. <rire> Euh, il est midi 14, hein? On défonce vraiment pour ce qui est des éphémérides aujourd'hui. Vous êtes à l'émission r a c t a s i c en compagnie de Simon Fédibé et Alain Raffaire, moi-même. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu aux éphémérides、euh, d'aujourd'hui même dans le temps. Le 4 novembre. <rire> effectivement.、Ah, je me s u i s a y e r voler ma joke. <rire> et oui, le 4 novembre 1961, bien Bob i e n b Dylan donne son premier concert au Carnegie Hall. Il s é t a i t devant 47 à 50 personnes. On n'est、ouais. pas sûr du chiffre. Il y en avait beaucoup là-dedans qui avaient eu des billets de faveur. o u e f f c i v e m n t l n'y avait pas vraiment beaucoup de spectateurs. Un mauvais début pour Bob Dylan qui s'est repris par la suite. Ah, bien sûr.、Oui. <rire> En 1963, cette fois-ci, les Beatles donnent un concert pour la reine mère, la reine Elisabeth II, et la sublime princesse Margaret, dans un Royal Variety Show à Londres. Et j n i o r est-ce que c'est la fois où John Henry avait incité les gens à frapper, à、euh, ouais, taper mains des en mains, en et à se faire jouer? Oui, c'est ça, des, des gens,、euh, taper des mains, puis、euh, vous autres. Euh, Au euh, balcon, t a p e、euh, z avec euh, vos,、ouais. votre, euh, vos, vos, vos bijoux. Ouais, Donc,、euh, faut... ajoutez vos bijoux. <rire> <rire> Euh, temps, euh, non, non, pas en même temps, mais quelques années plus tard,、euh, par contre, en 1969,、eh bien, euh, nous avons droit à un concert désastreux pour Led Zeppelin à Kitchener, en Ontario. Écoutez, <rire> l'ampli de Jimmy Page explose. John Bonham n'est pas à 100 formes pour jouer Mob et Dick. Et seulement 2000 personnes se présentent au、Mo、Memorial Auditorium. d c e s t assez incroyable. 2000 personnes pour,、euh, pour Led Zeppelin. C'est un concert intime. C'était en 1969. C'était la première ben, année ça,、euh, le de, de leurs activités. Euh, là, on parlait il y a un moment des, des 50 personnes pour Bob Dylan au Carnegie Hall. 2000 personnes pour l'EDZEP, p c'est ce qui est vraiment, est vraiment pas hum, gros. L'EDZEP, p il a tiré des, des 60-80 000 personnes <rire> là, par la suite dans les années 70. Il y en a qui ont eu, c'est comme quoi,、euh, des débuts difficiles,、euh, ouais. ça n'augure pas nécessairement que la carrière n'ira pas bien par la suite. Effectivement.、Euh, tu sais, Supertramp, la première fois qu'ils ont joué à Paris, il、euh, y avait 7 personnes et、euh, c'est tout. Tous des gens à qui on avait donné des billets. <rire> que, pourtant, Super Tramp, c'était un groupe, mais méga groupe.、Oh, hein, oui, oui. Ça, s e s t en p r i s par la Donc, suite. Donc, il ne faut、ça. pas se décourager lorsque c'est difficile au début. <rire>、euh, avec de la persévérance, ça finit par marcher. Évidemment, ça prend le talent. Oui, oui, oui. Mais on peut faire comme Super Tramp et retourner dans un endroit où ça n'a pas marché、mmh. et enregistrer un album live, comme ils o n t fait avec Super <rire> Tramp、ouais. à Paris. Oui,、ouais. mais là, cette fois-là, il devait y avoir 100 000 personnes. Oui, c'est ça. <rire> ça. Ça a mieux fonctionné. Oui. En、uh, 1974, cette fois-ci, nous avons la sortie de l'ex-Soft a h e n 73 alors. 73. Oui, on a Pink Floyd et Soft Machine. Ah et, oui, oui, oui effectivement. Oui. Ça, ça avait été mal, ça avait été déplacé. Oui, fait, voilà. Un anachronisme. La chronologie n'est pas très bonne. <rire>、uh, oui, Pink Floyd et Soft Machine font un concert bénéfice pour Robert Wyatt qui s'est retrouvé paralysé plus tôt dans l'année. Il est tombé,、oui. en fait, de quatre étages.、Uh, la rumeur précise que c'était sous l'effet du LSD. ou、euh, une tentative, en fait, de passer、euh, par la fenêtre pour ne pas se faire prendre par sa femme avec sa maîtresse. Donc, on ne sait pas si c'est lequel entre les le, deux. quelle,、euh, qu quelle est la bonne version? Ouais, ouais. Il est resté euh, paralysé euh, des deux jambes. Il abandonne donc、euh, le groupe、euh, et la batterie, bien sûr. Il entend alors une carrière solo il produit des albums et exécute la plupart des parties musicales.、Mm -hmm. Ouais. Quand même, ça a été intéressant.、Oh、ouais, c'est un, c'est、euh, quelqu'un qui est très respecté, ouais,、euh, ouais. Robert Wyatt. Il a travaillé、euh... sur l'album de Nick Mason,、euh, je crois, dans les.、Ouais. Peut-être avant 1973, par contre,、mm -hmm. là, mais Nick Mason avait lancé un album.、Euh, Fictitious Sports ou euh... Euh, Je crois que c é t a i t ça, oui. Fictitious Sports,、ouais. euh, o u、euh, Donc, c'était.、Euh, je pense chacune des pièces avait un lien avec un sport fictif,、euh, ouais. justement. Ouais, ouais. Et Wyatt、euh, était présent sur cet album-là.、Ouais. Euh, tu sais, moi, le. le, le... L'histoire récurrente que j'ai entendue, surtout, c'est que c'est arrivé pendant un party.、Mm -hmm, ouais, euh, donc, donc ça, Il était gelé comme une bide avec le LSD. Il était sur le bord d'une flèche et il é o u h Il tombe en bas. C'est horrible, hein?、Ouais. c'est affreux. Ah, ben quand on est sur le LSD, on peut avoir l'impression qu'on peut tout faire et、ouais. même voler. Et、mm -hmm. On s'en rend compte une fois qu'on est en bas que c'est peut-être pas nécessairement vrai. Nous. En 1974,、oui. donc,、euh, bon, c'était la sortie du Greatest Hits de Elton John.、Oui, c'était il... un, un des gros vendeurs、euh, des années 70. Oh oui,、euh, ça a été. Et, euh... Euh, ça, c'est co contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, Emerson et Palmer, là, contrairement à Emerson et Palmer, là, le Greatest Hits de Elton John, là, ben, son premier Greatest Hits,、ouais, euh, c'est une excellente façon de s'introduire à ce que Elton faisait. Effectivement, donc, ça a été un des premiers albums vinyle s que j'ai acheté à l'époque.、Mm -hmm. euh, je, je, je connaissais Elton John pour ce qu'il avait fait à la radio. J'ai découvert d'autres trucs sur ce, cet album. C'est vraiment génial. C'est un,、mmh. un des très très bons Greatest Hits qui a été lancé dans l'histoire de la musique, e t c'est les bonnes pièces.、Oui. Donc, et、euh, et c'est pièce. pour ça qu'on a entendu Benin de Jets parce qu'on、mmh. l'a r e t r o u v e l à d e s s u s Et、euh, lorsqu'on tombe sur le deuxième Greatest Hits de,、ah, de là, Tom j o n par contre, ça、non. se gâte ouais, un ouais, peu. Il y a Painball t Wizard qui est intéressant. Je ne l'aime pas, moi. Qui...、Ouais. Ah non, tu n'aimes pas la version de Tom j o h n J'aime bien son piano, mais sinon, les autres. Et ça, c'est la pochette où il joue au golf. au Golf. Non, c'est pas au golf, c'est、euh, au criquet. Au criquet en ouais, effet. Oui, oui, oui, effectivement.、Ouais. Euh, donc, c'est cette pochette-là. Vous pouvez l'éviter, c e l u i l à Il n'est pas très, très bon. Gardez le premier. Non.、Euh, il est assis ouais, au piano, tout simplement. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes pièces sur le non, deuxième, non. mais、euh, disons qu'il y en a la moitié qui sont mauvaises. Oui, c'est、mmh. ça, exactement. Achetez les albums originaux, peut-être、ouais. que ça sera mieux. En、oh, ouais. 1974, toujours,、eh、bien, nous avons la sortie de Junior's Farm, justement, des Wings,、euh, quatrième pièce pour eux dans le top 10 cette année-là, au numéro 3 du Billboard. Mmh. Mmh. En 1978, cette fois-ci, première à New York du film documentaire The Last Waltz, The Last Waltz oui, de、once. Martin Scorsese qui porte sur la séparation de la formation de b a n d qui ont connu quand même de bons succès dans les années、oui. 60 et 70. C'est un film culte, ça. C'est.、Euh Ben écoute, c'est Martin Scorsese,、mm -hmm. hein, fait que ça, ça l'aide, mais、euh, moi personnellement, je, je trouve que c'est vraiment plate comme film, puis、euh, je ne l'ai jamais eu que tout au complet. Ouais, Martin Scorsese, qui est un grand fan de musique, qui fait beaucoup、ouais. de films les、euh, par r a o r t à ça,、euh, les Stones, George a, Harrison. Ouais, il une tout une George oui, il vient de faire George Harrison, oui.、Euh, D'ailleurs, un film qui n'est、euh, toujours pas paru dans tous les cinémas. On dit qu'on le présente dans certains pays, à certains endroits, dans certains cinémas. Je ne sais pas si on va avoir droit à une sortie directement sur le DVD,、mm. dans notre cas, en tout cas, on va attendre, pour voir qu ce qui va se passer、ouais. avec ça. Je trouve que ça va être un film quand même assez intéressant, par contre. En 1978,、eh、bien Boston donne son premier concert、mm -hmm. dans la ville de Boston.、Justement. Oui, b e n c'était pas mal un groupe de s t u d i o au Boston.、Mm -hmm. Ils n'ont jamais d'efforts sur les, les tournées et puis、euh, ils ont entendu leur deuxième album pour partir en tournée, oui,、euh, qui était、idée. pas mal moins bon, le deuxième. Là, donc,、ah oui? look back, moins. Mais moins... au moins, ils étaient plus connus. Oui, c'est ça. Oui, ça. Donc,、peine. ils ont été capables d'y aller en vedette, e faire une première tournée et en vedette. Oui, exactement.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 Hmm. Donc, Greg Reed se retrouvait sur l'album Déjà-vu, je crois. Il était d'ailleurs、euh, sur. Non, c'est o u a c'est ça, Déjà-vu. Il était,、ouais, euh, Déjà était basé sur Déjà-vu. Et、euh, est-ce qu'il a fait un autre album après avec eux Ça, je l'ignore. Peut-être le live, il faudrait vérifier. Oui,、ouais, peut-être. à、ouais. w a y Street. Parce qu'un million de dollars pour des royautés sur un seul album, je trouve que c'est quand même beaucoup. Même si ton album... Même si t o nom n se retrouve sur la pochette, il ne faut pas、ouais. nécessairement exagérer non plus. Mais bon, il y avait peut-être ses raisons. <rire> On passe cette fois-ci au 5 novembre、oui. donc, euh, 1941 pour débuter avec la naissance d'Art Garfinkel, bien sûr, le célèbre Garfinkel du duo, Simon et Garfinkel, euh, qui euh, célèbre ses 70 ans, donc、euh, qui c é l è b r e r a ses 70 ans demain. Demain, oui. Nous avons également en 1946 la naissance de Graham Parson, guitariste des Birds, qui lui est décédé en 1973. Oui, qui est plus connu pour sa mort que pour autre chose,、ouais, je trouve. o、ouais. i Ben, écoute,、euh, les musiciens, plusieurs musiciens l'avaient en très haute estime, donc Keith Richards.、Mm -hmm. euh, et puis, il a influencé d'une certaine façon, puisqu'il a amené un côté country、ouais. au, au rock, mais.、Euh, On ne peut pas dire que c'était、euh, euh, quelqu'un d'incroyablement marquant. Oui, c'est ça. On se rappelle moins de lui. Que plus...、mm. On se rappelle plus du groupe au total que de、ouais. Grant Parsons en particulier. Et c'est ça. Et même le groupe, quand Grant Parsons s'est joint aux Birds, le groupe était、euh, pas sur le deadline, là, mais、mm. on, dirait, on pourrait dire pas mal moins intéressant.、Là. En、mm. tout cas, moi, Sweetheart of the Roddy O, c'est pas un album qui m e m b a l l e tellement. m a i je ne suis pas un amateur de country. Alors, <rire> On passe cette fois-ci、euh, au euh, 2 novembre,、euh, que dis-je, au 5 novembre plutôt、euh, 1959, où nous avons la naissance de Brian Adams,、wow. un véritable dieu du rock et qui、mmh. célébrera donc ses 52 ans、ouais. demain.、Mmh. Un grand, grand m u s i i e n Un grand、ouais. un nom du rock. <rire> Mais non, c'est un chanteur de pop, c'est un chanteur de b a l a d e d o u é par exemple dans la p o r ê t Oui, oui, il fait de bonnes mélodies, il est bien entouré également. Oui. Tu s sais, a i s je l'ai déjà vu en spectacle. Ah oui? Oui, oui.、Euh, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, là sur l'affiche, parce que c'était Aerosmith en vedette,、euh, avec Anvil, et、euh, lui, il était squeezé entre les deux. C'était assez bizarre.、Oui. Et son public était constitué,、euh, parce qu'il y a des gens qui étaient、mm -hmm. allés là、euh, spécifiquement pour lui. Pour lui、ah là, oui. Il venait de sortir l'album Cut Snag、like、and Knife, qui est son troisième, il me semble. Troisième ou quatrième.、Mm -hmm. euh, et euh, il y avait beaucoup de petites filles qui criaient. Ouais, c'est ça. Ouais!、Euh, On serait cru au je sais pas, un spectacle là, des euh, euh, New Kids on the Black quasiment.、Mm. Euh, et euh, ben, ma blonde de l'époque、euh, disait euh, Ouais, euh, il me semble, que je ne sais pas pourquoi il crie comme ça. Il n'est pas si beau que ça. Puis <rire> c'est vraiment moche. Qu'est-ce qu'il fait、t'sais? Ah, c'est. On ne peut pas vraiment expliquer son non, succès. C'est、euh, comme Bon Jovi. Oui, exactement. En 1965, cette fois-ci, nous avons la sortie de My Generation Day Who, le plus grand succès du groupe en Angleterre qui atteint le numéro 2, mais qui、oui. atteindra uniquement la 64... 74e position du Billboard aux États-Unis, ce qui、mm. est assez surprenant. Ben, euh, ça marchait plus fort pour Liu à leur début、euh, en Angleterre.、Mm -hmm. Et par la suite, c'était le contraire. Ouais, ça marchait、vrai. beaucoup plus fort aux États-Unis,、euh, où les groupes étaient un, les, les, les groupes. un groupe immense.、Mm -hmm. euh, C'est des fluctuations dans la carrière d'un artiste.、Ouais, C'est des choses qui arrivent. C'est quand même assez fréquent. Nous avons également en 1970 Led Zeppelin qui lance Immigrant Song aux États-Unis.、Oui. Donc, excellente pièce de la formation. En, en 45 tours. Et sur la face B, on retrouvait、euh, My My Hey Hey What Can I Do.、Oh, nice. euh, qui était une pièce inédite à l'époque. Et、euh, je ne sais pas, mais ce 45 tours-là, si vous levez en votre possession, ça vaut plusieurs centaines de dollars.、Là. Ah oui, Moi, chez les collectionneurs, c'est.、Euh, écoute, à la fin des années 80, ça se vendait, ça s'échangeait dans les 800 dollars. Alors, je ne pense pas que ça allait. Euh, descendu depuis ce temps-là. Bon,、oh, ben, je vais aller faire un tour dans ma collection de 45 tours, <rire> mais ça m'étonnerait que je retrouve Emmett Guns. En fait, c'était le dernier Ranting Tours de Led Zeppelin. Bien sûr, ont ça aussi. refusé、euh, catégoriquement ce qu'on en sorte. Non, les pièces étaient peut-être un peu trop longues peut-être. Ouais, euh, mais euh, Led Zeppelin, eux autres, tenaient beaucoup à leur、euh, intégrité, intégrité artistique、ouais. et puis ils faisaient des albums, ils ne faisaient pas des, des, des pièces. Ouais, là-dessus, c'est、euh, très c o m p r e n l i Des Pièce s à la pièce. Ouais, là-dessus, je <rire> peux, peux, peux, peux les comprendre et je suis、ouais. bien d'accord avec ça.、Ouais. En 1970, cette fois-ci, Brian Wilson se joint aux Beach Boys pour une rare fois sur scène lorsque, lors d'un concert au w h i s k y à Go-Go, la sonorisation a malheureusement endommagé l'oreille du génie qui est vite sorti de scène par la scène. a l'oreille i l de... ouais, plus, ouais, ouais, ouais. Il fait, il fait très attention à son oreille, justement, sachant qu'il y a des gens endommagés, q u i l y a des gens handicapés d'une oreille. Euh, et euh, Wilson aussi avait très peur du public. Il n'était、ouais. pas capable de, de, de, de, de vivre ça. En fait, encore、ouais. aujourd'hui, on le voit, il y a, il y a beaucoup d e Et、euh, il se tient derrière son piano depuis les années 70, justement.、Mm -hmm. Il reste derrière un piano électrique qui s t r è s caché dans le fond de la、oui. scène. Tu euh... sais, euh, j a i é c o u t é ton émission ce matin, l'album classique.、Mm -hmm. Tu présentais、euh, l'album du père, les Beach Boys. Murray Wilson, oui.、Euh, c'était très reposant. On serait cru à CFQR. <rire> CFQR, c'était une station FM、euh, des, des années, fin des années 60, quand j'étais petit,、mm -hmm. euh, début 70, qui était é c o u t é par des gens,、euh, je dirais,、euh, qui n'étaient pas dans le cou, là. Les, le les, les、ouais. messieurs, là, tout ça. Et puis, ben, ça faisait p a n s e r à ça. <rire> <rire> C'était très reposant. Mais、euh, je trouvais en même temps,、euh, écoute, c'est vraiment sordide l'histoire de, de, de la surdité de, de, de Brian Wilson qui,、ouais. en fait, est, est devenu sourd parce que son père l'a battu avec un 2 par 4、ouais. il y avait 3 ans.、Ouais. C'est affreux. C'est incroyable, mais、euh, bon, c'est. Murray Wilson, lui aussi, s'est fait violenter lorsqu'il était jeune.、Mm -hmm. C'est un peu un genre de cercle. v Il c i i e u x répétait、vicieux. le pattern.、Euh, ouais, c'est ça. Et Brian Wilson, lui,、euh, refusait de tenir ses enfants dans ses bras lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il était aussi dans une période un peu perdue dans les drogues aussi. Mais,、euh, lorsqu'il a eu sa première fille, en fait,、euh, il refusait de la prendre, tout simplement. Sa femme voulait absolument qu'il, qu donne l'affection à sa fille. Il disait, si je la touche, je vais faire comme mon père, je vais la frapper, je vais... Et heureusement, triste,、ouais. tout ça, heureusement il n'a pas tourné comme son père. Et、mm -hmm. Brian Wilson est probablement l'être le plus doux qui existe pas、ouais. sur la planète. Heureusement. Heureusement,、mm -hmm. oui. En, en 1973, les Who donnent un concert à Newcastle en Angleterre afin de souligner la sortie de Quadrophenia. Alors qu'un qu enregistrement, oui, s'avère 15 secondes en retard、eh、bien, le, sur le groupe,、eh、bien sûr. Pete Townshend décide de quitter la scène en furie et ne revient que 30 minutes plus、ouais. tard. On a dû convaincre de,、ouais. de revenir. Mais ben, écoute, c'était bien、ça. avant. La technologie n'était pas,、euh, pas au point. C'est ça. Il、euh... considérait aussi Quadrophenia、uh, comme son c h e n D'œuvre à l'époque t donc、ouais. il était un peu、euh, fâché qu'on qu ait mis、euh, son. qu'on、mm. qu ait endommagé son chef-d'œuvre, son sein. <rire> voilà. En 1977, cette fois-ci, Ozzy Osbourne quitte Black Sabbath pour quelques semaines. Il a a se f a i r renvoyer, par contre, définitivement deux ans plus tard. Donc, c'est、ouais. très triste. Les fans de Black Sabbath ont dû avoir la frousse, mais bon, Asie est r e v e n u une chance, il y a eu、euh, bon, un bon album par la suite, je crois, qui est passé en 1 9 7 Oh non, non, non, non. Sabbathage, j'ai、euh, quand même c o m p r Non, ça, c'est s a b b a t h a e j'ai bien appris. C'était avant 1975. Ah ouais,、euh, ouais. Rendu en 1977. Ah non,、euh, c'était Ecstasy, quelque ouais, chose m a i Technical Ecstasy, euh, mais euh, par la suite, ils ont sorti seulement un autre album après ça. Là, Never Say Die. Oui. a s Qui n'était pas un bon album.、Ah、non, non, la pièce titre était bonne. Moi, oui, oui. Mais sinon. C est, c est、euh, ouais, le restant était <rire> Rock'n'Roll Doctor, entre autres, qui était là-dessus, Non, ça, c'est les... sur Technical Ecstasy. Ah, ok.、Oui. Ouais, bon, bon. Rock'n'Roll Doctor, c'était peut-être la seule pièce potable de Technical Ecstasy,、ah. alors. J'aime bien、euh, Backstreet Kids, qui、ah, la est la pièce qui ouvre、euh, Technical. Ça fait vraiment trop longtemps, je crois. J'étais encore au secondaire lorsque j'ai écouté ça. Il y a ça Dirty ça, Woman aussi、ouais. qui est bonne sur Technical Ecstasy. Oui, Dirty Woman, ouais. ça, oui. J'ai des bons souvenirs de cette pièce-là. Oui,、euh, ouais, Je me rappelle d celle-là. En 1995, cette fois-ci, Queen lance Made in Heaven, le premier album studio depuis la mort de、ouais, Freddie Mercury. Ça, c'était vraiment pas、euh, bon.、Là. Non, c'est ça. ça c'était un... du easy listening. Oui, c'est <rire> un album qui comporte en fait les derniers enregistrements vocaux de Mercury avant sa mort,、ouais. mais c'est pas un incontournable. Ah non, non, ça.、Bon. en fait, il faut, il faut le contourner. Oui, <rire> voilà. <rire> Et finalement, pour terminer cette journée du 5 novembre dans les éphémérides, bien en 1998, Liam Gallagher est arrêté pour avoir frappé et détruit l'appareil d'un photographe.、Ah, on n'est pas surpris de lui. Non, c'est.、Euh, on n attendait pas moins. C'est la petite semaine pour,、euh, pour un frère Gallagher. Oui. Et finalement, la dernière journée de la semaine, ça, c'est le 6 novembre, oui, là, donc, le, ce qui sera dimanche. Le 6 novembre de cette semaine de dimanche, donc, en 1964, eh bien, les Beach Boys sont de passage à l'émission britannique Ready, Steady, Go pour promouvoir I Get Around,、ouais. donc, qui était leur tube de l'époque,、ouais. euh, pour répondre. C'était leur tournée de promotion dont on a parlé tout à l'heure, Ouais, exactement. Ils venaient d'arriver en Angleterre au début de la semaine. En 1965, Bill Graham produit son premier concert à San Francisco en mettant en vedette les Grateful Dead, de Jefferson Airplane ainsi que les Charlatans.、Euh, Graham donc, est devenu par la suite un des plus grands promoteurs、oh oui. de rock. Absolument. Sûr, Bill Graham, qui au début pas,、euh, connaissait pas tellement le rock, s'intéressait pas tellement à ça, il était、mm. quand même assez âgé.、Euh, bon, assez âgé. Pour l'époque, oui, là, dans, dans, dans le milieu du rock, puisqu'il était dans la trentaine. Euh, et euh, lui, ce qui l'intéressait surtout là, de, de, musicalement, c'était、euh, les rythmes latins.、Mm -hmm. euh, c'était、euh, un fan de, de musique latino. Et、euh, il est arrivé un peu、euh, par hasard comme ça dans le rock, c'est que je crois qu'il gérait. Il s'occupait de la gérance d'une troupe de théâtre、okay. et、euh, il s'est retrouvé à un moment donné à produire comme ça un spectacle des Grateful Dead.、Okay, ouais, c'est ce qu'il a n est a de、no、Rock. C'est vraiment un peu,、ouais. c'est complètement à côté de la、oui, traque. Mais、veut. il y a eu le flair là,、ouais. de, de comprendre ce qui se passait. Ah, mais ça, c'est、mm. intéressant par contre.、Ça. Euh, par la suite, nous avons en 1966、eh、l'ouverture du Fillmore, l'auditorium de Bill Graham. Donc, donc exactement un an、ouais. après avoir produit son premier concert, Rock. Sa carrière de gérant et、mm -hmm. de, de, de promoteur, en、ouais. fait, était vraiment、euh, lancée. Parce qu'il n'a pas été gérant tant il a été gérant ça, a il de, de Jefferson Airplane pendant un bout de temps、ouais. et、euh, de Santana. Mais lui, ce qu'il aimait, c'était la promotion、ouais. ouais, d u spectacle. C'était vraiment d'être l'homme derrière les grands concerts.、Ouais. En 1966,、euh, des fans、euh, des Beatles、euh, vont manifester devant la maison de Brian Epstein, lui gérant des Beatles, en demandant、euh, que le Fab Four donne plus、euh, de concerts.、Euh, en fait,、euh, recommence à donner des concerts,、ouais. si on veut. On pensait que c'était lui et que c'était de sa faute. Oui, c'est ça.、Et、non, parce que s'il y avait quelque <rire> chose, Brian Epstein, lui, devait être déçu que ben, les Beatles ne f a s s e n t plus de concerts. Absolument. Même, on dit que c'était une des causes de sa dépression qui a m e n é à son suicide. Oui, c'est ça. Il, il, en fait,、euh, Epstein devait se demander q u e s t c e qu'il avait à faire Pourtant, il, il y avait, Pourtant, y avait, un y avait, Beatles, y avait encore un rôle. Écoute, s'il、euh, était resté là, probablement que les Beatles ne seraient pas séparés. Non, exactement. Ils seraient séparés éventuellement. Oui, mais, mais pas. Ça aurait pris plus de temps. i、oui, l y aurait eu beaucoup de g é r a n c e qui a u r a i t été f a i t e à ce niveau-là. Et je crois qu'on aurait eu droit à encore de la très b o n n e m u s i q u e des Beatles、mm -hmm. euh, grâce、ouais. à Brian Epstein. En 1968, Joe Cocker, cette fois-ci, était au numéro un en Angleterre avec sa reprise de With a Little Help. Je recommence ça parce que With a Little Help from My Friends, voilà. C'est quand même drôle que... parce que c'est le... pas le highlight. Oui, on va r peut... s o u d r e où c'est le highlight le son, de, ouais, de ouais, sa ouais. carrière de son album. c'est une reprise. Oui,、ouais. c'est une reprise, une très bonne reprise par、ouais, c o n t r e Oui, mais génial. Oui, oui, très, très bien fait. En 1969, le film de John Lennon et Yoko Ono, Rape Part 2, est présenté en p r i m e u r au Festival de Film s d'Allemagne. Film que je n'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu a, parler. Il、même. me semble que ça n'a pas rapport avec le titre. Non, non, ça ne doit pas, hein, parce que c'est assez c'est assez spécial. Nous v o i s o n s cette fois-ci à l'année 1972, le batteur des New York Dolls, Bill Murica, qui meurt après avoir mélangé alcool et pilule, bien sûr, pour aller dormir. Ouais, il mélangeait bien les affaires, lui,、ouais. les New York Dolls. Il était、ouais. assez、euh, décadent. <rire> C'était、ouais. une très mauvaise idée. Et nous avons également en 1972 l'album Machine Head de Deep Purple qui est certifié disque d'or.、Ouais, un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre. Chef très, très Donc, bon. d On t on va entendre un peu plus tard、euh, un extrait. Un album phare、mm -hmm. au milieu du rock et dans le proto-metal aussi.、Mm -hmm. Ben、dans ce temps-là, c'était du métal. Oui, oui, on... c'était considéré comme du metal, c est, c est drôle, ça, métal. C'est drôle parce qu'on dit proto-métal aujourd'hui, mais c'est carrément du métal. Oui, mais c'est comme,、euh, comme dire、euh, que les Stooges étaient du proto-punk, alors、ouais. que dans le temps, c'était du punk. Oui,、ouais, si、c'est ça. C'est juste qu'on ne savait pas que, que ça en était. Oui.、Euh, Euh, si, dans le documentaire,、euh, de Sam Don, e、euh, Metal, où、mm -hmm. on demande à, à Lemmy de Motorhead, pour toi, c'est, c'est, c'est quoi le, le s débuts du m e t a l Il dit carrément Deep Purple. Oh, oui, oh, oui. On peut, euh, c'est, c'est 100% ça. Deep Purple était le groupe m e t a l par excellence、mm -hmm. à l'époque. Ça, c e c'est, on peut pas leur enlever ça. Et nous terminons, finalement, cette semaine des éphémérides du 31 octobre au 6 novembre, eh bien, avec, en 1975, la première apparition des Sex Pistols à Londres. C'était, donc,、euh, le premier concert de la formation. Et je crois qu'à l'époque, c'était, e、euh, u n'était pas encore s i d v i c i o u s qui était à la basse,、euh, dans la、ah、formation. ça v a être meilleur. Oui, c'est ça, on a fait des meilleurs musiciens à l'époque, mais il a rapidement été, euh, donc, euh, le remplaçant, euh, de, euh, du, du, type dont j'oublie le nom, malheureusement, e t là, je me ferais frapper par le camarade B de Spy p a n k a qu'on faisait ça. Mais bref,、euh, donc, c'était, ça devait être assez incroyable comme premier concert, c e s t assez incroyable parce que moi aussi, s i b u l Taliban, comme ça, j'ai oublié le nom de. <rire> du fameux bassiste original des Sex Pistols. Désolé. Ah, écoute, c'est.、Euh, <rire> ce qu des arrive, choses qui arrivent.、Ouais. Une amnésie comme ça, passagère. Eh, <rire>、hey, merci beaucoup, Simon, et,、euh, pour ces éphémérides. Encore une fois, Simon qui participe. Euh, euh, non, il participe pas. Il anime deux émissions、euh, mm -hmm. sur nos ondes cet automne. Catalepsie, ça, c'est le lundi. À 20h. Est-ce que tu as、mm -hmm. une idée de ce que tu présentes cette semaine?、Euh, en fait, je suis encore déchiré entre plusieurs thèmes.、Oui. donc、euh, je, je vais revenir là-dessus、ah. un peu plus tard. Donc, et, <rire> Évidemment, l'émission est en reprise aussi les mercredis à 14h. Il y a l'album classique, hein, les vendredis juste avant,、oui. classique à 10h.、Euh, donc, euh, tu nous as présenté l'album de Mary Wilson. Many Moves et, of oui, Mary Wilson. Et ça. et ça va être en reprise demain après-midi à 17h、mm -hmm. et un mardi à 14h. Merci beaucoup. Et, C'est Glenn Matlock. o u i Glenn Matlock, ça, ça vient de revenir là. <rire> Midi 37, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Laffin, é m i s s i o n entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et tu sais, Simon, cette semaine avait、euh, lieu la sortie d'un album、euh, bien spécial. Un、oh, album.、Ouais. Euh, Légendaire, absolument mythique de l'histoire du rock ami,、euh, près de 45 ans, hein? Oh oui, vraiment. À, avant de, de voir le jour l'album Smile et Beach Boys.、Euh, Simon, tu peux peut-être. nous faire un petit topo pour les auditeurs qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que l'album Smile.、Mais、tu peux nous en parler? Avec plaisir. Cet album-là, en fait, était, si on veut, une réponse à ce que les Beatles faisaient aux États-Unis. Non pas aux États-Unis, mais en Angleterre, bien sûr, de la part de Brian Wilson, le, le, le génie derrière les Beach Boys,、mm -hmm. qui venait de lancer. Pet s o u n d s est considéré comme son grand chef-d'œuvre, un album、ouais. concept, un album conçu pour en être un.、Mm -hmm. Il avait été influencé par l'album Rubber Soul des Beatles et、euh, Brian Wilson, à l'époque aussi, commençait à prendre de plus en plus de drogues. Il avait commencé avec la marijuana. e x p é r i m e n t é également avec le LSD, faisait de l'acide à l'époque et est venu en tête ce projet de faire Smile, un album vraiment révolutionnaire, une symphonie pour adolescents à Dieu. Donc, c'était son concept derrière tout ça Il s'est allié avec Van Dyke Parks puisque Brian Wilson aimait beaucoup、euh, avoir des compositeurs e de, n en fait, non pas des compositeurs, mais des lyricistes particuliers. Des pour l e s a l b u m s、oui. Des paroliers. Il y avait eu、euh, John Asher pour、euh, l'album Pet s o u n d s et Van Dyke Parks qui était、euh, membre des Birds pendant une semaine, je crois, quelque chose genre <rire> musicien de formation, mais également. C'est un personnage mystérieux, ça. Oui, oui. C'était un ami de drogue, si on veut, de Brian Wilson. Moi, je qu pense qu'il l'avait rencontré、euh, un an ou deux avant. Oui, o、ouais, c'est ça. Et il était du genre à dropper de l'acide ensemble et des trucs、ouais. comme ça.、Euh, et ils se sont mis、euh, sur ce projet-là, donc d'album psychédélique, mais également très, très beach-boyesque,、mm -hmm. si on veut. Ça restait quand même dans le même créneau.、Euh, et on a travaillé là-dessus pendant, je crois, au moins un an, 1 9 7 6 Et 1967,、euh, pendant que les Beach Boys faisaient des tournées、euh, donc un peu partout dans le monde, Brian Wilson et Van Dyke Pars travaillaient sur la composition de Smile、mm -hmm. avec un orchestre studio. Mais、euh, plus le projet avançait, moins ça fonctionnait à cause, entre autres, des drogues. Et Brian Wilson commençait à montrer、Puis、des styles. Il y avait des de... tensions aussi avec les, oui, les, les autres musiciens. C'est ça. En fait, les, les autres membres des Beach Boys ne voyaient pas du tout où on s'en allait avec ça.、Euh, Carl Wilson était le plus apte à comprendre, tu sais, c'est un peu le Le, le plus proche de son frère Brian, et、euh, il y avait beaucoup d'intérêt pour ce que Brian faisait, mais Mike Love en particulier ne comprenait rien du tout.、Mm -hmm. Pour lui, les Beach Boys, c'était parler de voiture, parler de fille. Ça, parler ça, c é t a c e s t un gars très conformiste. Ouais, exactement. e、euh, t、euh, il ne voyait pas vraiment pas ce que les paroles de Van Dyke Parks voulaient dire, et il croyait que ça allait être un flop commercial. e t e en plus de ça, eh bien, on enregistrait cinq minutes, on prenait des pauses d'une heure, on réenregistrait cinq minutes, on prenait des pauses d'une heure. Ça allait pas bien à la maison non plus pour Brian Wilson, son père aussi le désavouait tout le temps. Et、euh, finalement, après un an d'enregistrement, Capitol o n dit Est-ce que vous êtes prêts à sortir l'album Ryan Wilson dit l va être prêt quand il sera prêt. et o n dit Bon, ben on va laisser faire, on le met sur les tablettes et à la place on a sorti un best of、euh, Endless Summer quelques temps plus tard, mais、euh, donc Smile n'est jamais paru. Par contre, entre 1968 on pourrait r i d et e、euh, 2011, il y a eu plusieurs enregistrements qui ont vu le jour, la lumière du jour, les gens dans les voûtes de Capitol qui o n t Commis des vols ou qui、ouais. ont transmis en fait, ces bandes-là à d'autres gens qui ont fait des bootlegs, des albums pirates pendant des années. Il y en a plusieurs disponibles.、Euh, D'ailleurs, ce matin, j'ai retrouvé un des bootlegs justement, que j'avais de Smile, qui était basé sur l'album de 2004 de Ryan Wilson, puisque Wilson l'a réenregistré en 2004、ouais. avec、euh, les Wonder Mints, qui é t a i t un groupe,、euh, si on veut, hommage aux Beach Boys,、euh, qui ont qui l'ont convaincu, en fait, de revenir avec Van d y k e Park et de enregistrer Smile. Parce、hein. que Smile, c'est devenu l'album le plus célèbre, l'album qui n'est jamais sorti, mais. Non. Il est, il est... l'album le plus célèbre qui n'est jamais sorti. Oui, oui, oui, exactement. Oui, c'est, <rire> c'est, c'est un album mythique, en fait.、Euh, on se demandait toujours à quel, à quoi ça allait ressembler. Et finalement,、euh, après que Brian Wilson ait lancé son album en 2004, il y a eu beaucoup de succès, justement, avec ce, t t e version de Smile qui est excellente. Par ailleurs, les musiciens qu'on retrouve là-dessus sont vraiment bons. e、euh, t、euh, après ça, Capédale s'est rendu compte un peu de, de toute ce, ce, cette, cette folie autour de Smile. Chose qui existait depuis plusieurs années, mais qui était、mm -hmm. plutôt underground. On s'est changé des cassettes. Il y a eu des bootlegs en vinyle aussi qui se sont vendus, je crois, à une certaine époque, assez chers. Et,、euh, finalement, c a p i t o l a dit pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas, justement, de faire quelque chose avec ça. Ils, sont, ils ont ressorti l'ensemble des enregistrements et se sont mis à travailler avec Mike Love, Brian Wilson, Al Jardin, également Brian Johnston, qui était membre des Beach Boys honoraires, si on、mm. veut, pendant plusieurs années. Et ils ont travaillé avec、euh, ce qu'il y avait, c'est surtout Brian Wilson, bien sûr, qui a aidé、euh, aux gens de c a p i t o l Et ils ont fini avec un album, à peu près, je pourrais dire, à 95% complet parce que tout était enregistré il restait, en fait, à l'époque, à placer les pièces, s u r Là, en、ouais. ordre sur,、euh, sur l'album, ce que Wilson a fait en 2004, et on s'est fié à ce qu'il a fait justement avec ça.、Um... c e s t、euh, pratiquement, je crois, tous des enregistrements originaux. Il y a peut-être un petit bout, c e que je crois que ça a été rajouté par la suite, mais sinon,、euh, l'album est complet, e、euh, t c'est, le plus complet qu'on peut l'avoir dans le fond. Ça, oui. On peut pas espérer plus, il n y aura jamais rien de plus que ça.、Euh, de très beaux coffrets, une très bonne façon également de faire de l'argent pour Capitone. Oui, tout à fait. Écoute, on va aller en écouter justement,、euh, on va écouter la première partie de la phase、oui. 1 du vénile, parce que c'est ce que je me suis procuré cette semaine,、euh, le vénile. C'est Smile des Beach Boys. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou, 89 FM.、Ah! De cet album mythique légendaire, Smile, des Beach Boys. On vient d'entendre Do You Like Worms, Roll Plymouth Rock. C'était précédé de la version、euh, complète, hein, de Heroes and euh, Villains. Euh, moi, je préfère la, la version 45 tours, je l'ai déjà dit. Oui,、ouais, un peu plus、euh, qui, express. Qui, qui était concise qui et、euh, ouais. je trouve bien meilleure.、Euh, c'est parce que là, c'est trop. Ça, ça part dans t o u t les sens. On, est, on comprend plus、euh, ouais, exactement. Euh, à un moment donné. Et ce qu'on a entendu au début, c'est deux pièces à Capella. On a e n t e n d u G et、euh, Our Prayer. Oui, effectivement. v o u s a v e z pensé quoi de cet album? Écoute, moi, j'avais des attentes quand même assez élevées à cause de tous les boutelets que j'ai entendus, plus、euh, l'album de 2 0 0 4 de b r i a n Wilson. Wilson、ouais. Et j'ai été agréablement surpris.、Mm -hmm. euh, les, les, les qualités de l'enregistrement sont quand même assez bon. n e s On a fait un bon travail pour revigorer ces, ces, ces enregistrements-là qui étaient quand même assez vieux.、Là. On parle、ouais. de 45 ans. 45 ans.、Euh, ça a été très, très bien fait. On a travaillé pendant, je pense, au-dessus d'un an là, sur la, la restauration de ces, ces enregistrements-là.、Oh, euh, donc, c'est quand même assez bien. Et en vinyle, ça sonne encore mieux.、Mm -hmm. Euh, c'est vraiment、euh, génial. Et c'est un très bel objet à vénérer. Oui, oui, vraiment. Là,、euh, <rire> moi, je me suis procuré la, la grosse boîte là,、ouais. avec、euh, les CD.、Ouais, parce les 45 que là, toi, t'es un vrai fan. Je suis un fan des Beach Boys、ouais. et surtout de Smile.、Euh, c'est un album, franchement, qui, qui m'a ouvert les yeux sur、ouais. le, le potentiel pop qu'on peut avoir.、Mm -hmm. Donc, avec、euh, des mélodies quand même assez simples, une musique quand même assez accessible. quoique、bon, Avec Smile, on s'éloigne un peu de l'accessibilité.、Ouais. Euh, oh, oui. Non, c'est pas accessible, ça. là. J'ai été obligé de l'écouter plusieurs <rire> fois là, avant de vraiment commencer à. d a p p r é c i e r à comprendre. Ce n'est pas accessible du tout. C'est、yeah, pour yeah. ça que je m'interroge par rapport à l'impact que ça aurait eu historiquement si c'était sorti、euh, en 67.、Mm. Euh, Je pense pas que ça aurait éclipsé Sgt. Pepper des Beatles. C'était beaucoup plus coloré, flamboyant. Oui, ça aurait pas,、euh, pas, pas dans le moment où c'est que ça sorti. t Un peu comme Pet Sounds, qui est un album qui,、euh, comme on en parlait tantôt en micro,、euh, c'est un album qui a vendu à peu près 50 000 copies, mais qui、ouais. est quand même devenu un album culte. Oui, c'est l'album、euh, préféré de Paul McCartney. Il、ouais. l'a dit、euh, quand il y a des amis、euh, qui, qui aiment, des gens qui aiment, il leur offre Pet Sounds. Oui,、ouais, parce que c'est un, un excellent album,、mm. mais qui n'avait pas de potentiel commercial. Smile aurait probablement Eu le même effet. Malgré qu'on a i l l e imprimé à l'époque 350 000 copies、euh, des, des pochettes, parce que ça n'a jamais été pressé sur disque,、mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'on en aurait vendu 350 000. Peut-être qu'on serait resté à peu près justement dans les alentours de 50 000 de,、ouais. de, de, de, de, de, de, qui, qui avaient été、euh, faits pour Pet Sands, qui avaient été vendus. Par contre, avec le temps, je crois que peut-être que les fans de musique auraient redécouvert cet album-là un peu plus tard et s、ouais. i、si、s a v a i t peut-être dit, ouais, il y avait、à、du potentiel. Peu, peut-être comme、euh, dans le genre、mm -hmm. de. de, de... Des、euh, Verded Underground. Tu sais, moi, j'ai、mm -hmm. un ami, là, qui est, lui, il est totalement hostile aux critiques.、Mm -hmm. euh, il les trouve tous épais, là.、Oh, ouais. euh, et, euh, lui, il trouve que c'est très exagéré. Euh, cette, euh, de, tout l'aura autour、euh, de, de Smile. m a n y est venu chez nous, hein, de, de Smile de Brian Wilson. Et pour lui, c'est de la hype, tout ça. Ah oui.、Euh, oui, oui. Mais ça, je ne te dis pas qu'il a raison.、Euh, moi, je trouve qu'il、euh, y a de très beaux arrangements là, sur,、euh, sur Smile.、Là. Et de très bonnes pièces pop aussi、ouais. euh, qui ressortent. C'est accrocheur,、euh, ouais? mais、euh, euh, ce n'est pas immédiat. Non, C'est un grower.、Ouais. On u i o pourrait dire un grower. Oui.、Euh, ça nécessite plusieurs.、Euh, Euh, plusieurs écoutes afin de s'en imprégner vraiment, de comprendre vraiment ce qui se passe. Effective.、Euh, ce que je trouve,、euh, je trouve ça un peu austère par contre pour un album qui s'intitule Smile. Oui. Musicalement, trouves-tu Oui,、euh, quand même. C'est、euh, pas nécessairement l'album qui va faire sourire le plus. C'est assez,、euh, <rire> assez particulier, mais il faut dire que ça vient également d'un génie,、euh, du génie de Brian Wilson et de Van Dyke Parks qui prenait beaucoup de drogue à l'époque et donc,、oh, ouais. euh, qui riait beaucoup. Mais、euh, c'est quand même assez particulier. C'est du psychédélisme、euh, très, très pop.、Euh, a s s e z particulier. On s'éloigne un peu de la scène p s y c h s k e l i q u e de San Francisco et、euh, on voit un peu ce que les Californiens, eux, voyaient plus.、Euh, Californiens du Sud, o n Oui, en plus. Donc、oui. c'était un monde à part là, Hollywood et、Autre、tout a u t r e chose que je trouve,、euh, euh, c'était censé être un album simple, ça, pourquoi au départ. Est、oui. Pourquoi est-ce qu'il arrive en, en double ben, On pourrait dire un album, un, un, un vénélo-en-mi, puisqu'il、ouais, ouais, y a trois、ça. faces.、Non? Il y a trois faces.、Euh, je crois que c'est tout simplement. à cause, ça, ça, a pris beaucoup d'expansion et on a imprimé les pochettes avant même d'avoir fini le disque et il y avait tellement d'enregistrements que il y en a qui se sont rajoutés. Peut-être qu'il y a des pièces qui auraient peut-être pas été mises sur l'album,、euh, si, si, on a fait un album simple. Entre autres, je pense à SurfSup qui est un très bon simple, qui d'ailleurs qui a été le, le, le, premier démo, si on veut, de Smile que Brian Wilson a présenté au public.、Euh, ça aurait pu être lancé en 45 tours, ça aurait pu être enlevé de l'album, une、ouais. pièce de moins. Wonderful aussi qui est une pièce qui,、euh, qui, qui aurait pu être un très bon simple aussi. Euh, que, e、euh, n 2004, Bernie Wilson a, a, mêlé dans un genre de, justement, un genre de suite, u、euh, n e mini-symphonie, si on veut, en quelques mouvements, e、euh, et ça s'est retrouvé sur l'album par la suite, mais originalement, ça aurait pu être enlevé. Aussi. Et donc,、euh, ça aurait pu être un album simple, mais j'aime mieux cette version-là qui se rapproche plus de ce、ouais. qui a été fait par la suite. En même temps, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve que par moments, ça sonne incomplet. On dirait qu'il manque、mm -hmm. quelque chose d'important sur certaines pièces, comme en, entre autres, j'ai pris euh, euh, en note、euh, Look, Song for Children, ou、euh, mm -hmm. Child is Father of the Man. On dirait qu'il manque quelque chose, p u i s quelque chose d'important, de prédominant. Il y a des liens qui,、euh, des liens qui sont moins bien faits à cause, probablement, des différentes sessions d'enregistrement.、Euh, c'est sûr que lorsqu'on sort, lorsqu'on vient également à ce qu'on a entendu sur l'album de Brian Wilson, il y a eu des, des bouts qui ont été complétés, e、euh, u qui n'ont pas été recomplétés, si on veut, sur l'album des, des Beach Boys. Personnellement, je n'ai peut-être pas encore assez d'écoute pour te dire ça, mais c'est vrai que, Des fois, on entend des, des bouts de pièces et on s'attend peut-être à entendre plus. Ben, on n e e t Des mélodies plus、euh, proéminentes qui n'ont probablement pas été enregistrées à l'époque、oui. et donc qu'on ne retrouve pas. Mais peut-être que sur les, les, les cinq CD qui viennent avec、euh, l'édition Deluxe, on peut avoir s û e m e n t des petits bouts pour compléter, mais on n'a peut-être pas nécessairement à mixer trop d'enregistrements ensemble aussi. Euh, pour, pour pas, euh, trop, e、euh, n rajouter un par-dessus l'autre. Déjà, il y a une pièce, et le nom m'échappe,、euh, mais une pièce où on peut entendre les paroles avec la, la mélodie. Les paroles sont pas assez fortes et de moins bonne qualité、okay. que la et, mélodie. C'est plus bonne le mix. Oui, c'est、ouais. ça. Donc,、euh, c'est, probablement pour ça qu'on, qu'on a des bouts qui sont pas complets parce qu'on se disait si on rajoute les voix par-dessus, on, on, soit on les entendra pas,、mm -hmm. la qualité va vraiment baisser.、Ouais. Donc, on a décidé de laisser ça、euh, incomplet.、Ouais. Mais comme plusieurs gens disent aussi,、euh, Smile était pas un album. Donc, ce n'est pas, pas un remix, ce n'est pas, pas un nouvel album, c'est ce qu'on a réussi à faire avec ce qu'on avait ce qu à l'époque. Et je pense qu'on a fait un très bon travail.、Oh, oui, ça, ça, ça vaut définitivement le détour là,、mm -hmm. pour ceux qui s'intéressent à, à cette période-là qui était très créative, révolutionnaire,、mm -hmm. audacieuse,、ouais. euh, la période de psychédélique, même si c'est. Oui, c'est psychédélique. Oui, c'est tout, le tout début, à f a t l e d é b u t du psychédélisme. C'est pas du、euh, rock psychédélique comme on l'entend à Jefferson Airplane non, non, ou à、uh, Jimi Hendrix, mais.、Euh, Euh, c'est très surréaliste. Ouais, c Oui, m m m e s q u e c'est de la pop、euh, psychédélique. Pas, pas évident,、euh... mais ça, ça, ça vaut le détour. En tout cas,、euh, c'est un bel objet. Ça m'a rendu très heureux l'écoute de, <rire> de cet album、euh, cette semaine. Tu as un m i l e ça nous fait sourire. <rire> <rire> tout à fait. Même si c'est austère. Le, wow, le, le, le, le climat est, est austère.、Ouais. C'est...、Euh, Ah, c'est pas facile. Mais ça. Si, si vous aimez un peu la musique pop, la musique des années 60,、mm -hmm. les gens partant,、euh, je pense que c'est un incontournable.、Oui. Et vous pouvez acheter tout simplement la version CD ou même sur iTunes. Il n'est pas très cher aussi、oui. l'album.、Euh, l'album simple peut être très、mm -hmm. bon, c'est-à-dire、euh, un seul CD, je crois, ou un, un CD double. Ça vaut la peine tout simplement pour le, le posséder.、Là. Tout à fait. Eh,、hey, merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir. Merci. T'es resté vraiment longtemps aujourd'hui, i l est, est déjà 13 à une. Ah, mais lorsque <rire> c'est pour parler des Beach Boys, je、oui. suis toujours p r ê t Donc, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lafayette, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et on va y aller de façon beaucoup plus musicale. Euh, maintenant, on va y aller, e n t r e autres, dans un moment, on va entendre、euh, Led Zeppelin et ACDC. On va vraiment changer de, de range, là.、Euh, mais tout de suite, on écoute une pièce tirée d'un album qui a été、euh, certifié disque d'or il y a exactement 39 ans. On en a parlé, u、euh, n peu plus tôt dans les éphémérides. Ça se passait il y a sept semaines, il y a 39 ans. Euh, je parle de Machine Head. ディープ・ p de la u r p LAPIECE ・スペー o トラック・ f m prochain Dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation, le service d'orientation de l'Université du Québec à Trois-Rivières vous convient à une conférence intitulée Votre carrière, développement, décision, s enjeux et perspectives. M. Mathieu Guénette s'entretiendra sur le développement de l'identité professionnelle, la façon de découvrir et de développer ses talents durant un cursus scolaire et tout au long d'une carrière professionnelle. En deuxième partie, M. Jules Bergeron présentera la réalité et les enjeux du marché de l'emploi afin d'assurer la productivité des entreprises et le bien-être des travailleurs. L'inscription est obligatoire avant le 6 novembre. L'activité se déroulera à l'atrium Paul-Émile Borduat du pavillon Ringuet dès 13h30 et ce tout à fait gratuitement. Le service de psychologie propose de démystifier le concept d'estime de soi en abordant des différentes composantes et en suggérant des exercices concrets permettant d'améliorer l'amour de soi dans un atelier gratuit de 3h e e u r s le 9 novembre prochain. L'activité aura lieu au local 3002 du pavillon Ringuet à 8h30. L'inscription est obligatoire au uqtr.ca, baroblique SAE, près du n i o n Psycho. Le CIEQ UQTR présente une conférence d'Anne Trépanier, Assistant Professor School of Canadian Studies, Carleton University, sur le tremblement de terre de 1663 et ses effets prodigieux. Le tout se déroulera le 10 novembre à midi au local 10.02 du pavillon Ringuet. La conférence est d'une durée de 45 minutes et est suivie d'une période d'échange de la même durée. L'activité est gratuite et vous pouvez avoir plus d'informations en visitant le site web au ciq.ca. e C'était votre capsule InfoCampus. Souffrez-vous d'un des symptômes suivants nez qui coule, yeux qui piquent, éternuement.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 Get going,、yeah. h、huh? Oh. Ici, ici, avec la pièce titre de leur troisième album, Let There Be Rock, qui est paru en 1977 et c'est un de leurs très bons disques. Juste avant ça, on a entendu de la discipline avec Sick Again. C'est le morceau qui clôture leur excellent album double, Physical Graffiti. 1975, premier album à être paru sur leur propre étiquette Swansong. Et au début du bloc, on a entendu d e e Purple avec Space Truckin. C'est un des très nombreux classiques tirés du non moins classique album Machine Head de 1972. 13h20, vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lefer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter ma chronique consacrée au groupe Obscur. Cette semaine, je vais vous présenter un quatuor américain très peu connu du début des années 70 du nom de Captain Beyond, qui mettait en vedette entre autres le chanteur original de Deep Purple, Euh, et qui ont enregistré trois albums en carrière. C'est très bon, Captain Beyond, vous allez voir. Mais d'ici là, on va écouter la musique, entre autres, de Thin Lizzy et Rod Stewart. Mais tout de suite, on écoute、euh, les Black Rose. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89 et... FM.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 Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts à 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR! Vendredi 4 novembre, les Patriotes hockey affrontent Nipissing au Col des Étoiles-Rivières à 19h. Samedi 5 novembre, les Patriotes hockey affrontent Ryerson au Col des Étoiles-Rivières à 14h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. uctr.ca patriote.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 c l a s s i q u e jusqu'à 17h. s t tiré du dernier album que le groupe enregistra en carrière Thunder and Lightning de 1983. Ils seront en spectacle à Montréal et Québec en première partie de Judas Priest à la fin du mois. Je vais vous en reparler un peu plus tard dans l'émission. Juste avant ça, on a entendu Rod Stewart avec un de ses nombreux classiques, Hot Legs. C'est tiré de l'album Footloose and Fancy Free de 1977. Et au début du bloc, on a entendu Les Black Rose avec Twice as Hard, c'est le morceau.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 Très peu connu du nom de Captain Beyond, un quatuor formé de vétérans de la scène rock de la fin des années 60, c'est-à-dire le chanteur Rod Evans, qui était le seul membre non américain du groupe, Rod qui était anglais, et c'est lui qui a été le chanteur original de Deep Purple et, et qu'on peut entendre sur leurs trois premiers albums avant que le guitariste de Deep Purple, Richie Blackmore, le mette à la porte parce qu'il trouvait que Rod, i était pas assez heavy metal. Toujours dans、euh, Captain Beyond, on retrouvait le guitariste、euh, Larry Reinhardt et le bassiste Lee Dorman qui ont、euh, tous les deux fait partie、euh, de Iron Butterfly auparavant,、euh, ainsi que le batteur Bobby Caldwell qui lui avait joué avec、euh, Johnny Winter avant ça. Donc,、euh, tous des musiciens de grande qualité. Ils ont formé、euh, Captain Beyond à Los Angeles, en 1972. Ils ont choisi le nom Captain Beyond, qui était en fait、euh, le surnom de leur guitariste,、euh, dû à sa consommation,、euh, semble-t-il, impressionnante de drogue s hallucinogène. s Comme je le disais, il y a un moment, ils faisaient du hard rock à tendance progressive,、euh, chose qui a intéressé l'étiquette de disque Capricorn, qui, elle, était、euh, très prospère à l'époque,、euh, étiquette surtout connue pour s e s artistes de Southern Rock, puisqu'ils avaient, entre autres, sous contrat le prestigieux a l l m o n Brothers Band, qui était, u c'était un des, des, très grands groupes américains de ce temps-là. Néanmoins, Captain Million a enregistré et sorti un premier album homonyme en 72, véritable petit bijou de hard rock obscur. Qui m é l a n g e a i t comme ça le hard rock au jazz, au p r o g r e s s i v e dans un genre de space rock,、euh, des chansons、euh, s'enchaînaient sur le disque, s'entremêlaient、euh, dans un flot、euh, de tempo, de signatures rythmiques compliquées,、euh, parfois même à l'intérieur de la même pièce euh, qui, euh, euh, qui sont.、Euh, Des pièces qui sont tout à fait en symbiose avec、euh, les textes、euh, surréalistes qui abordaient des thèmes de science-fiction. parlait e n de voyages dans l'espace et les autres planètes à la grandeur de l'univers. Question de vous en faire une idée de ce que ça avait l'air, Captain Beyond. On va tout de suite écouter trois extraits de ce très bon album homonyme en commençant par cette pièce. Dancing Madly Backward on the Sea of Air. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. シューフォー 89.fm! et <rire> neuf. Américain très obscur Captain Beyond. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur premier album homonyme qui est sorti en 1972. On vient d'entendre I Can't Feel Nothing Part One » qui est, est une des plus accrocheuses du disque. C'était précédé de Raging River of Fear. Et au début du bloc, on a entendu le morceau Dancing Madly Backward on a Sea of Air qui ouvre le disque. Excellent disque qui a connu un succès correct à l'époque,、euh, mais c'était pas ça que les dirigeants de l'étiquette de disque souhaitaient. Ils souhaitaient beaucoup plus et ils se sont mis à faire pression sur le groupe qui a produit un album décevant par la suite l'année suivante intitulé Sufficiently Bre Breathless. Euh, qui a déçu、euh, ceux qui avaient aimé le premier disque.、Euh, le batteur、euh, Bobby Caldwell a quitté le groupe avant l'enregistrement de ce deuxième disque,、euh, qu'il a qualifié lui-même、euh, de. qualifié cet album de revue latino-gay.、Euh, il exagère, mais c'est vrai que ce deuxième album n'était vraiment pas bon pour les amateurs de hard rock,、euh, même si certains ont fini par lui,、euh, lui donner une bonne cote.、Euh, Caldwell a quitté pour se joindre à la dernière mouture de Cactus et il a été remplacé. Au sein de Captain Beyond par Marty Rodriguez.、Euh, les relations des membres de Captain Beyond avec l'étiquette de disque se sont、euh, tellement envenimées par la suite que le bassiste Lee Dorman a dit qu'on lui avait fait、euh, des menaces de mort à lui. Et au guitariste Larry Reinhardt,、euh, ce climat malsain a définitivement convaincu le chanteur Rod Evans de quitter le groupe. Déjà que Rod,、euh, il était instable.、Euh, il avait quitté le groupe、euh, déjà quatre fois avant même que Captain Beyond ait fait leur première tournée de spectacle. On a dû lui trouver un remplaçant, un successeur、euh, qui a choisi,、euh, et on a choisi un certain euh, euh, Willie Daffern, Tous ces événements ont rendu, bien sûr, le groupe à peu près inactif pendant quatre ans, jusqu'à l'album Dawn Explosion, le dernier album que Captain Beyond ont sorti en 1977. Un album un peu plus proche du premier, mais bien moins réussi et frais. Question de vous en faire une idée de ces deux disques de Captain Beyond. On va en entendre trois extraits tirés de ces deux opus dans le prochain bloc. Tout de suite, après cette courte pause pub, Vous êtes à l'émission A Classique en compagnie d'Alain Lefebvre sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTA. Vendredi 4 novembre, les Patriotes hockey affrontent Nipissing au Col des Trois-Rivières à 19 h. Samedi 5 novembre, les patriotes hockey affrontent Ryerson au c o l i s e t r o i s r i v i è r e s à 14 heures. Les patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. uctr.ca, baroblique, patriote.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 Le groupe américain t très obscur, Captain Beyond. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur deuxième et troisième album. On vient d'entendre Icarus, qui est tiré de leur troisième disque, Down Explosion, de 1977. Tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, Do or Die, qui ouvre l'album nettement meilleur que le deuxième disque, mais bien moins bon que le premier homonyme. Au début du blog, on a entendu le morceau Evil Man qu'on retrouve justement sur ce fameux deuxième disque de Captain Beyond, s u f f i c e n t l y Breathless de 1973.、Euh, disque qui a ses défenseurs, mais dont je ne fais pas partie. Je préfère、euh, le troisième, Dawn Explosion, qui n'a pas eu évidemment le succès de ses prédécesseurs et、euh, le groupe s'est séparé. Après que leur deuxième chanteur, Willie Daffern, ait quitté pour entreprendre une carrière solo, ce qui est assez spécial de la part d'un inconnu qui a chanté comme ça sur un seul album d'un groupe lui-même obscur. Ce n'était quand même pas Robert Plant ou Mick Jagger, Willie Daffern. Le guitariste、euh, Reinhardt, a, a, par la suite, la suite de, ce, de cette séparation de Captain Beyond, il a rejoint une nouvelle mouture de Iron Butterfly, le groupe dont il était originaire.、Euh, mouture en plein déclin、euh, et qui a rachevé le nom du groupe. Et、euh, Reinhardt a, a dû changer par la suite de métier.、Euh, il est allé、euh, travailler sur la construction, mais、euh, pas chanceux. Il a subi un gros accident de travail qui l'a incapacité pendant une longue période. Le batteur Bobby Caldwell, lui, est allé jouer avec Rick d e Ranger. Il a eu un certain succès. À la fin des années 90, à cause d'un fort regain d'intérêt d'une nouvelle génération de fans qui voyaient en Captain Beyond、euh, les précurseurs du mouvement Stoner, eh bien, Caldwell et Reinhardt ont reformé le groupe sans Lee Dorman et sans le chanteur、euh, Rod Evans. On les a remplacés par deux professionnels, mais des musiciens de bar,、euh, ce qui fait、euh, pas mal moins sérieux. Avec des années, Captain Beyond se sont fait, e、euh, euh, sérieusement de nouveaux adeptes et ils ont donné、euh, quelques concerts importants ensemble, y compris lors d'un festival majeur, le fameux、euh, Sweden Rock Festival, où ils se sont、euh, malheureusement plantés, entre autres parce que le guitariste était complètement sous sur scène. Ça paraît pas très bien.、Euh, Captain Beyond ont néanmoins sorti un maxi de matériel inédit après ça et ils ont mis fin aux activités du groupe en 2001. Larry Reinhardt a fait deux albums solo par la suite et il a été、euh, très sérieusement malade dans les dernières années. Il a combattu et survécu à un cancer, ce qui est tout de même fantastique. Lee Dorman, lui, le bassiste, a aussi dû abandonner la musique il y a quelques années pour raison de santé. Et le batteur Bobby Caldwell, lui, continue à faire、euh, de la musique dans la région où il habite, c'est-à-dire、euh, la Floride. Captain Beyond est mort de sa belle mort, mais il est inspiré, semble-t-il, de nombreux jeunes musiciens qui composent aujourd'hui la scène stoner américaine. Voilà qui conclut cette petite présentation de ce groupe plutôt obscur. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre formation très obscure, c'est-à-dire une formation anglaise de la fin des années 60, le quintet The End. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'obscurité. 14h12, après la pause pub, je vais vous présenter une face complète d'un album vénéne classique, c'est-à-dire a p l a r t b u s Funk de Grand f u n k r a i l r o a d Restez avec nous. Saviez-vous que t é l é c o g e c o produit deux émissions en lien avec l'UQTR?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 On en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une f a c e complète d'un album v é n é t e classique. Et cette semaine, je vous présente un disque qui est paru il y a 40 ans. L'album Eploribus Funk du Grand Falk Railroad, sorti en 1971. Cinquième album de ce trio qui était、euh, un des plus populaires en Amérique du Nord au début des années 70, malgré une musique très violente et bruyante pour l'époque. Le titre du disque était en fait un jeu de mots par rapport à la devise du gouvernement américain qui est E pluribus unum、euh, sur le grand seau c des États-Unis et qui est、euh, utilisé comme emblème par le pays et sur la monnaie. E pluribus unum qui signifie un à plusieurs, un, un à partie de plusieurs Renfunk se sont amusés à la reprendre à leur compte et、euh, ils ont、euh, conçu comme ça une pochette fort remarquable pour présenter leur album une forme, en forme de méga pièce de 25 cents avec l'effigie des trois musiciens p l a q u é e une pochette présentée dans un étui rond comme si on avait en main une, une pièce de. De 30 sous géants.、Euh, C'est très original.、Euh, il, a été, euh, il est enregistré en septembre 1971, ce disque, et il est sorti deux mois plus tard, en novembre, donc il y a exactement 40 ans.、Euh, musicalement, le groupe est un peu plus accessible que sur、euh, les disques précédents. Leur composition s'était raffinée et quelque peu assagie depuis、euh, les deux premiers albums qui étaient、euh, très crus et bruyants. On va écouter la façon au complet tout de suite. De cet album vénéne classique et pluribus funk du Grand Funk Railroad. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières.、Ah! <rire> c'est pas du tout Grand Funk Railroad, ça. Ça, c'est Grand Funk Railroad. Vous êtes sur les ondes de ces fous. C'est 89 vols. Railroad. On vient d'entendre la façon au complet de leur cinquième album vinyle classique, e p l u r i b u s Funk, qui est paru il y a exactement 40 ans, ce mois-ci, en 1971. On vient d'entendre la pièce I Come Tomlin, qui est vraiment très bonne. C'était précédé cette pièce de Upsetter, un autre petit bijou précédé d'une chanson engagée et anti-militariste. p p e o Let's l e Stop the War, qui était éloquente du ras-le-bol d'une génération complète par rapport à la guerre du Vietnam à l'époque. Au début du bloc et de cette phase 1, on a écouté la pièce semi-.、Euh Semi-instrumental, ça ne chante pas beaucoup là-dedans, son f o o t Stompin' g Music, qui est une des plus euh, marquantes euh, du Grand Funk en carrière et qui ouvrait、euh, ce disque、euh, paru en 1971. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre album Véné Classique, paru lui aussi il y a 40 ans. En fait, la semaine prochaine, ça va marquer le 40e anniversaire de la sortie de ce disque en 1971. Je vais vous présenter le quatrième album homonyme de Led Zeppelin. C'est donc un rendez-vous. 14h36, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre une pièce de O-Path très appropriée en ce mois de novembre. Mais d'abord, on va écouter les deux groupes qui seront en spectacle à Montréal prochainement. On va entendre Black Label Society, mais d'abord, on écoute un classique de Judas Priest, Victim of Changes.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 R34、R34、I41、I41、K70、k 7 0 b a r i q o ho! ho! n a un gagnant pour le prix de la barique!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 よし。Vous êtes assez f a i let's leave. pièce De circonstance, Dirge for November. s e s t tiré e d'un de leur chef-d'œuvre, l'album Back, Blackwater Park, qui est paru il y a dix ans, puisqu'il est sorti en 2001. Juste avant ça, on a entendu Black Label Society avec Suicide Messiah. C'est une pièce qu'on retrouvait à l'origine sur l'album Mafia, qui est paru en 2005. La version qu'on a entendue, je l'ai prise sur l'album compilation s c a o l a g e De 2009. Et c'est une pièce que je voudrais dédier à mon ami Mephisto, n'est-ce pas, qui est un fan de Black Label Society. Et au début du blog, on a entendu Judas Priest avec Victim of Changes, un de leurs nombreux classiques tirés de leur excellent deuxième album, lui aussi un classique s a d w i n g s of Destiny de 1976. Je vous rappelle que Judas Priest et Black Label Society seront ensemble à spectacle. à Québec le mercredi 23 novembre au Colisée et à Montréal le jeudi 24 au Centre b e l l Ils seront avec Tin Lézy, ces deux-là. Et c'est la dernière chance de voir Julius Priest en concert puisque c'est leur tournée d'adieu. 15h01, vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps dans une demi-heure. Je vais, non, pas une demi-heure, dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter Ma deuxième nouveauté de la semaine, je vais vous présenter le tout nouvel album de la formation de vétérans de la scène de métal new-yorkaise, Riot, qui existe depuis les années 70. Pour le moment, on va y aller avec euh, euh, du très bon matériel, assez mélodique, mais c'est du métal. Dans un moment, on va entendre un classique de Iron Maiden. On va aussi entendre les Girls School avec un extrait de leur dernier album qui, en fait, n'est pas tout à fait nouveau. Mais tout de suite, on va écouter. l e très b o n d u o hollandais de Devil's Blood. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m e l o m a n e s seule d i f f u s e du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM.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 évidemment, avec un de leurs nombreux classiques, Two Minutes to Midnight, c'est tiré de leur non moins classique album, Power Slave. De 1985. Juste avant ça, on a entendu Girls c h o o l avec l a r e p r i s e de Watch Your Step qu'on retrouve sur leur tout nouvel album Hit and Run Revisited, qui en fait est l'album Hit and Run qu'ils ont réenregistré et qui vient n n e tout juste de sortir. Un accueil mitigé par rapport à ce disque. Personnellement, je l'ai bien aimé. Je trouve que ça sonne,、euh, c o m prétime m e n t premier, bien sûr, qui est sorti il y a 30 ans, 1981. Au début du b l o c on a entendu Devil's Blood avec un extrait de leur tout nouveau maxi de trois pièces qui est tiré de leur album à venir en 2012 en Amérique du Nord. The Thousandfold Epicenter. C'était la pièce Die the Death. C'est très bon. Pour ceux qui aiment le heavy metal très mélodique, ceux qui aiment Ghost, entre autres, Hell, ceux aussi qui aiment le acid rock de la fin des années 60. Donc, ça sort au début de l'année prochaine en Amérique du Nord sur Metal Blade, mais en Europe, ils sont chanceux. Ça sort dans les prochaines semaines. 15h17, vous êtes à l'émission Classique dans un moment.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 Et à l'évolution du rock à travers le temps, je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de cette semaine. Je vous parle du tout nouveau disque de la formation de vétérans de la scène heavy metal de New York, Riot. Excellent groupe formé par le guitariste Mark Reel au début,、euh, au milieu des années 70. En 1 7 6 Real, c'est le seul membre du groupe qui en fait encore partie aujourd'hui. Riot, qui a réalisé de véritables perles dans ses premières années, comme les albums Narita, Fire Down Under et r e s t e s s Breed, un groupe qui aurait dû devenir immense, mais qui s'est planté pour de très nombreuses raisons. C'est dommage pour eux. Ils ont、euh, d'abord toujours été très instables. Ça, c'est une des raisons de leur malheur. Et ils ont perdu leur、euh, premier chanteur, Guy Speranza, au moment où ça commençait à lever pour eux en Amérique du Nord. Ils avaient fait des tournées en première partie de ACDC et Marley Hatchett. Ça, leur avait beaucoup,、euh, ça les avait beaucoup aidés. À se faire voir, à se faire connaître et,、euh, surtout, ils venaient de sortir,、euh, leur chef-d'œuvre, l'album Fire Down Under en 81.、Euh, Guy Speranza a quitté et ça, c'est une chose dont le groupe、euh, ne s'est jamais vraiment remis. Ils ont tout de même eu la chance incroyable de recruter un excellent successeur à Speranza, le chanteur Red Forester, avec qui ils ont enregistré l'album、euh, L'Excellent Disque、euh, Restless Breed. De 1982. Ça allait encore bien pour eux à ce moment-là. Le groupe était en pleine émergence sur la scène métal qui était elle-même en pleine ébullition. Malheureusement, au moment où ils devaient, ils se devaient de frapper un grand coup, ils ont sorti en 1984 un, un album tout à fait médiocre intitulé Born in America qui a carrément s'arrachevé le groupe. Ils se sont séparés par la suite.、Euh, Mark Ree, lui, a, a reformé、euh, Riot quelques années plus tard avec de nouveaux musiciens. Et ils ont sorti un très bon disque en 8 8 intitulé Thunder Steel, à sa valeur plus speed metal. Il s'était adapté au, au goût du jour, si on veut, dans, en matière de métal. Il est allé euh, chercher euh, ce, avec ce disque de nouveaux fans. Et ils en ont sorti un autre très bon aussi en 9 9 0 intitulé The Privilege of Power, qui était dans la même veine. Mais je dois dire que par la suite, je ne les ai pas suivis. Et ils ont,、euh, ils ont sorti sporadiquement des albums que je n'ai jamais entendus. En fait, le dernier que j'ai entendu, c'est vraiment The Privilege of Power. Ils ont poursuivi avec différents musiciens dans différentes incarnations. Donc, la formation de l'époque d The Privilege of Power s'est reformée en 2008. Et là, ils viennent de sortir、euh, ce qui est leur quatrième album, pas quatrième, plutôt quatorzième album studio, intitulé Immortal Soul. n'ont Pas tellement changé musicalement depuis Privilege of Power. Ils continuent à faire du heavy metal, euh, riot, euh, chose qu'on appelle bizarrement de nos jours du power metal.、Euh, c'est très old school et、euh, c'est très bon pour les amateurs de ce qu'on peut appeler aussi du true metal. Question de vous en donner une idée, on va tout de suite en écouter deux extraits parmi les meilleurs qu'on retrouve sur ce disque Immortal Soul.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 Get this set up. On vient d'entendre deux morceaux tirés de leur tout nouvel album Immortal Soul qui vient de sortir. On a entendu la pièce Sins of the Father、euh, qui est、euh, vraiment une des meilleures、euh, du disque. Juste avant, on a entendu Wings are for Angels. C'est un disque、euh, pour les amateurs de métal old school.、Euh, mais c'est s u r on n'a pas un album vraiment égal. Ça s'essouffle dans la dernière partie.、Euh, Ce n'est pas vraiment toutes les pièces、euh, qui sont bonnes, mais、euh, c'est vraiment plaisant de voir qu'ils sont encore là, 35 ans plus tard.、Euh, le chanteur Tony Moore est vraiment impressionnant sur le disque. Il va chercher des notes、euh, vraiment surprenantes.、Euh, ça vaut bien、euh, un bon 7,5 sur 10, cet album. Immortal Soul de Riot. 15h33.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 Prehistoric Dog, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89 infernes!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 w t it? h a t s i w h a t it? What's it? w h h a h a h h a t h a t Yes, I am hell. Puis, o r e l e u r tout nouveau, excellent, fantastique, nouvel album, Onto the Locust, qui est paru il y a quelques semaines. Ça va être un, un autre de mes albums de métal préférés de 2011. Je l'écoute sans arrêt, ce disque. Juste avant ça, on a entendu Black Tusk avec Set, The Dial to Your Doom, un morceau. De leur、euh, tout nouvel album eux aussi, Set the Dial, qui est paru、euh, la semaine dernière. Au début du blog, on a entendu Red Fang avec Prehistoric Dog, le morceau qui ouvre leur premier album homonyme, qui lui est sorti en 2009. Ils ont sorti、euh, un deuxième album,、euh, lui aussi très bon, Red Fang, en 2011. 15h51, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Demain soir, il y a une très belle affiche pour les amateurs de métal trifluvien au bar, le stage du secteur Cap de la Madeleine sur la rue Fusée. Présentation de Trois-Rivières Métal.、Euh, Euh, il y aura trois formations,、euh, américaines qui vont s'y produire. e x h u m e d g o a t Horror et, surtout dans mon cas, le groupe de Thrash Havoc que j'ai découvert plus tôt cette année grâce à mes amis de l'émission Réanimation, le docteur et Sinistros. e Très bon quatuor de métal, Thrash Old School, qui a enregistré jusqu'à maintenant deux disques, dont le dernier est sorti au début de l'été dernier, intitulé Time is Up. C'est du bon thrash dans la mouvance des grands groupes du genre comme Testament et Exodus. J'ai eu le plaisir de discuter avec le chanteur et guitariste du groupe la semaine dernière, Dave Sanchez, qui m'a appelé de chez lui au Colorado. À la veille de repartir comme ça pour une nouvelle tournée nord-américaine, je lui ai demandé s i l d o n n a i t beaucoup de spectacles depuis leur début, et voici ce que ça a donné.、Um, doing, I, I to like、100. Oh, c'est beaucoup. Oui, nous aiment aller. You know,、uh, I really love your latest album,、uh, Time is Up. What are your musical influences?、Um, in music in general, I, I listen a lot to,、uh, well, obviously my biggest influences are like old classic heavy metal bands. But other than that, I like to take a lot of inspiration from a lot of classic rock bands. And,、uh, you know, I, I listened for, for hooks and choruses and things that. are going to make you remember the song. So I, I focus a lot on it being heavy and、uh, catchy at the same time. Are you into、uh, melodic rock? um Not a ton of it. I, I don't really like my my、uh, rock and roll to be really melodic and wussy, but I i totally listen to like funk and uh you know like totally wussy kinds of music. l <laughs>、like, I listen to Earth, Wind, and Fire and Rick James. So. Oh, yeah, Funk. Yeah. What are your top five albums of all time, personally? Top five albums of all time is a really, really tough <laughs> thing to think of on the spot. But、um, somewhere up there would probably be Cowboys from Hell, m、um, a s t e r of Puppets,、uh, Peace Cells. Man, that's really tough for me. Well, you've got three. <laughs> Only two to go. Yeah, that's, that's all I can think of off, off the top of my head for favorite albums. You must like Slayer. Oh, Rain and Blood and South of Heaven are easily two of my favorite albums. Next week,、uh, you're going to be in Quebec.、Uh, is it your first time in Canada? No, we've, we've actually been to Quebec before, once. I love it. I can't wait to get back out there, actually. What do you think of the Quebec audience? This s awesome. We had like the best response in Quebec. Last time we played in Quebec City, it was like one of the coolest shows I've ever played. Oh, yeah. What can we expect from the show in Trois Rivières on November 5th?、Um, probably people are going to walk out of there with a sore neck. Yeah. Well, thanks, Dave, for your precious time. It was a pleasure talking to you. Yeah, of course, man. Anytime. See you on November 5th in t o i s l i è r e Perfect. Can't wait. Looking forward to it. See you there. Take it easy. By the way, what is your favorite song on the set?、Um, I don't know if I have a favorite song from our live set. I, and I certainly don't have a favorite song from the album because it's hard, too hard to pick just one. I like parts of every song. But、uh, there must be one that you really look forward every night to play. Yeah.、Um, I, re I really like. playing No Amnesty Live because it's really fast.、Mm -hmm. It's really fun.、Um, other than that, the song Fatal Intervention is really fun to play too. From the Canadian metal band Annihilator, and you're listening to the one and only rock classique on CFOU 89.1 FM. On vient d'entendre la pièce The Giant qu'on retrouve sur leur excellent e ou nouvel l e album Worship Music qui est paru plus tôt cet automne. C'était précédé de Annihilator avec une de mes chansons préférées, c'est e m p s c i The t r e n d que j'aime bien me chanter comme ça à toutes les fois qu'on reçoit un disque de metalcore ici à la station. Un genre que les vrais amateurs de métal ne brisent pas tellement, le metalcore hein, qui est vraiment insignifiant. Et c'est de ça que d o n t Jeff Waters parle dans la chanson de Annihilator, pièce qui ouvre leur dernier excellent disque homonyme paru en 2010. Au début du bloc, on a entendu le jeune quatuor de métal Thrash du Colorado Havoc avec une des、euh, pièces préférées du chanteur en concert No Amnesty, une chanson qu'on retrouve comme ça sur leur dernier opus Time Is Up qui est paru à la fin du printemps dernier. J'ai eu le plaisir d'interviewer leur chanteur la semaine dernière, Dave Sanchez, qui m'a dit que depuis qu'ils ont commencé à tourner professionnellement, il s donne n t environ une centaine de spectacles par année, ce qui est assez impressionnant pour un groupe comme ça qui est tout de même underground. Je leur ai demandé quelles étaient ses influences. Il m'a dit que c'était définitivement des groupes de métal old school, des formations de rock classique. s Pour lui, c'est très important. Il arrivait à composer des trucs accrocheurs tout en restant dans le métal très musclé. Il n'aime pas tellement le rock mélodique qu'il voit comme de la musique de Famlet. e t e Par contre, il aime le funk. Ses cinq disques préférés de tous les temps sont Cowboys from Hell de Pantera,、euh, Master of Puppets de Metallica, bien sûr, <coughs> Peace s e l l s de Megadeth et Ringing Blood et South of Heaven de Slayer. Leur nouvelle tournée de spectacle. va les amener encore une fois au Canada. Ils sont déjà venus jouer au Québec précédemment et、euh, même le concert qu'ils ont donné、euh, dans la ville de Québec est selon lui un de ses meilleurs avis. Ils aiment beaucoup le public métal québécois euh, qui,、euh, c'est un des meilleurs selon lui. Et、euh, il faut s'attendre à plein de headbanging demain soir. Ça va être un très bon concert, je pense. Encore une fois, ils ouvrent pour les groupes Exhumed et Gold Horror affiches de qualité ici à Trois-Rivières, au stage de la rue Fusée, dans le secteur Cap de la Madeleine.、Et、les billets sont en vente au magasin de disques Metal Punk de la rue Saint-Georges, au centre-ville de Trois-Rivières et sur le site web de Trois-RivièresMetal.com. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre celui de Trois-Rivières Metal demain soir, Toujours pour les amateurs de métal, lundi le 7 novembre, je serai à Québec, à l i b é r i a l pour assister au spectacle de Mayhem, Abigail Williams et Keep of Carlison. Donc, une soirée très black metal. C'est une pr présentation de Capital du métal, bien sûr. Dans un tout autre registre, John Anderson et Rick w a k e m a n c'est quand même très bon, ils seront à la Grande Place de Québec jeudi prochain, le 10, et le samedi, le 12, ils seront au Saint-Denis de Montréal. Kimera et On Earth seront au Club Soda le lundi 14 novembre. Ça, C'était une présentation de BCI. Le mardi 15, Stephen Wilson sera au Corona. J'aimerais bien assister、euh, au spectacle de Stephen Wilson. Malheureusement, ce ne sera pas possible, mais semble-t-il qu'il est très bon,、euh, ce spectacle en solo,、euh, très visuel.、Un、spectacle en solo de Stephen Wilson de Porcupine 3. Euh, pour les amateurs de folk metal, a r k o n a formation russe, sera à l'AJT é de Québec le mercredi 26 novembre, une semaine plus tard, le 23. Corpic、euh, Dany et Insolitude seront au Club Soda de Montréal, bien sûr. Le même soir que Mastodon sont au m é t r o p o l i s avec le Dillinger Escape Plan et Red Fang qu'on a entendu un peu plus tôt. Le même soir, toujours que Judas Priest, Black Label Society et Finn Daisy seront au Colisée Pepsi. Et tout ce beau monde-là, je parle de Judas Priest, Black Label, Society et Tunisie, seront au Centre b e l l le jeudi, le lendemain. Samedi 3 décembre, pour les amateurs de blues, John m a y a l l sera au Palais Montcalm. The Musical Box seront au Grand Théâtre de Québec le vendredi 9 décembre. Jeudi 15, Deren Gray, ça c'est une formation japonaise, métal complètement éclatée dans la veine de SAG. Ils seront au Club Soda le jeudi 15. Dimanche 18,、uh, Corpic Lanny, presque un mois après être passé à Montréal, et、eh、bien seront à l i m p é r i a l de Québec. Dark Funeral, b e l f e g o r、uh, Abigail Williams et Je Gone seront au café qu'en plus le jeudi 2 février, le même soir que le Gigantour s'arrête au Colisée Pepsi de Québec,、euh, mettant en vedette,、euh, bien sûr,、euh, Megadeth, Motorhead, l a c u n a k o i et Volbeat. Et、euh, tout ce monde-là, moi, je vais me rendre、euh, au Centre b e l l le vendredi euh, pour. Euh, Pour la représentation du vendredi plutôt. Et finalement, le dimanche 5 février, Symphony X et Ice Earth. Et si que Warbringer seront au m é t r o p o l i s mais ça, les billets ne seront pas encore en vente pour Symphony X et Ice Earth. Je crois qu'ils mettent ça en vente la semaine prochaine. C'est une présentation de BCI. 16h15, dans un moment, je vous présente le tout nouvel album de Megadeth 13 tout de suite après cette courte pause publicitaire.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 Pas de r n i è r e mais plutôt quatrième nouveauté de la semaine. Je vous présente le tout nouvel album studio、euh, d'une des grosses pointures、euh, du mouvement thrash metal. Je parle de Megadeth. Leur t r e i i z è m en e carrière, intitulé très peu originalement Thirteen. C'est、euh, le premier album qu'ils ont enregistré depuis le retour de leur bassiste emblématique. Dave Ellefson, qui est de retour depuis、euh, deux ou trois ans. Jusqu'à maintenant, il n'avait donné que des spectacles avec lui. Le nouvel album 13, oui, ben, nouvel album, oui, mais constitué, toutefois, de certaines pièces déjà connues、euh, des gros fans、euh, du groupe. On y retrouve, par exemple, les morceaux Black Swan,、euh, Sudden Death et Never Dead,、euh, qui étaient disponibles auparavant sur des maxis, semble-t-il. Mais pour les gens en général, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, cet album.、Euh, toutefois, honnêtement, Euh, c'est une collection de, de morceaux que j'ai trouvé、euh, personnellement bien ordinaire.、Euh, ça ne m'a pas accroché tellement, à part les deux pièces qu'on va entendre tout de suite. New World Order et tout de suite、euh, Black Swan. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. l a seul e à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou. 89.1 FM.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 On vient d'entendre deux pièces tirées de leur tout nouvel album qui est sorti cette semaine en magasin 13. On vient d'écouter The New World Order, une des rares pièces que j'ai aimées sur ce disque avec celle qu'on a entendu e juste avant, Black Swan. C'est un disque que j'ai trouvé très ordinaire personnellement, mais j'ai vu d'excellentes critiques dans la presse spécialisée. C'est pas mauvais, mais Il y a de bien meilleurs albums qui sont sortis dernièrement. Ce nouveau disque de Megadeth n'arrive pas à la cheville des derniers opus de Anthrax et Machine h e a d entre autres, qui sont infiniment supérieurs, infiniment meilleurs.、Euh, ça vaut pas plus, malheureusement, qu'un 6,5 sur 10. Et、euh, c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup Megadeth en général et j'avais beaucoup aimé en particulier Leurs, euh, albums précédents, euh, leur s album s précédent, s Endgame, qui était absolument excellent. Je vous conseille plus、euh, les, deux, les deux albums précédents de Megadeth que leur dernier. Et je vous rappelle que Megadeth seront、euh, de retour à Québec et à Montréal en spectacle dans le cadre du Gigan Tour, respectivement les jeudis 2 et vendredi 3 en février avec les formations Motorhead. Le Kunakoi et Vol Beat en première partie. Les billets sont mis en vente demain à 10h pour ce qui est de Québec et à midi en ce qui concerne Montréal. Donc, premier gros show de métal important pour 2012, le Gigantour. 16h28, dans une dizaine de minutes, je vais vous présenter ma quatrième et dernière nouveauté de la semaine. Un album que j'ai infiniment préféré à celui de Megadeth, celui des Brésiliens, d e c r a z y o u n Pour le moment, on va y aller avec encore du métal mélodique. Dans un moment, on va entendre Ice Earth, qui eux aussi s'en viennent en spectacle à Montréal au début de 2012. Mais tout de suite, on va écouter un peu de métal progressif avec les Hammers of Misfortune. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM.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 Pour des vrais étudiants d'ici. Vous êtes assez fou pour l'écouter.、Mmh. Avec Dark City, une pièce tirée de leur tout nouvel album Dystopia qui est paru la semaine dernière. Je rappelle que Iced Earth seront en spectacle à Montréal avec Symphonie X et Warbringer au m é t r o p o l i s dimanche 5 février. Et les biens ne sont pas encore.、Euh n'ont Pas encore été mis en vente, ils le seront samedi prochain. Juste avant Iced Earth, on a entendu Hammers of Misfortune avec Roman Sally. Ça nous vient de leur tout nouvel album, s e v e n t e t h Street, qui est paru、euh, lui aussi dernièrement il y a trois semaines. 16h42. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lafaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma quatrième et dernière nouveauté de la semaine. Un disque que j'ai infiniment préféré à celui de Megavet et que j'ai trouvé très bon. Celui du trio brésilien Chris y o u n leur huitième album studio en carrière. Il est sorti en magasin mardi dernier. s'intitule The Great Execution c r i s i a n qui font dans le Death Metal assez mélodique pour être accrocheur dans le genre. Ils sont déjà venus à Trois-Rivières, c r i s i a n pour donner des concerts à deux reprises, dont un lors du Metal Fest il y a trois ans. C'est un excellent groupe dans le style. Il sonne l'enfer. Le guitariste a une technique de picking et un doigté absolument renversant. À ce niveau-là, il est tout à fait hurissant.、Euh, C'est un groupe de virtuoses extrêmement précis、euh, qui est capable de concocter des riffs des motifs très a c c r o c h e u r s Et、euh, ils nous、euh, surprennent avec des choses inattendues sur ce disque, comme une partie de flamenco sur la pièce qui ouvre le disque The Will to Potency. Leur précédent album,、euh, Southern Storm, était fantastique. Celui-ci l'est tout autant.、Euh, j'ai passé un excellent moment à l'écouter cette semaine. Question de vous en donner une idée. Je vous propose tout de suite deux des morceaux que j'ai préférés sur ce disque. Dans un moment, on va entendre The Sword of Orion. Mais tout de suite, on écoute la pièce The Will to Potency qui ouvre l'album. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes.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 s up, everybody? This is Alex from Chrysian, and y o u r e listening to Rock Classic on CFOU 89.1 FM. Avec deux pièces tirées de leur tout nouvel album, The Great Execution, qui est sorti cette semaine en magasin. On vient d'entendre The Sword of Orion. C'était précédé de Will to Potency. J'ai vraiment bien aimé cet album, ce tout nouveau disque auquel je décerne la cote de 8 sur 10.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 Dans un moment, ce sera la reprise de la présentation des palmarins C'est Fou avec Mathieu Plante. À 20 heures, les lutins de l'enfer seront de retour au plus grand plaisir des amateurs de métal plus extrêmes. Profitez-en des lutins car c'est une de leurs dernières émissions puisqu'ils ne reviennent malheureusement pas en ondes en janvier. Ils prennent leur retraite, c'est dommage. Amateurs de rock, n'oubliez pas non plus, il y a une nouvelle émission de rock progressif sur nos o n d e s cet automne, le con, le prog et le planant avec le très sympathique Maxime Tanguay. Ça, c'est les lundis à 17h. Et n'oubliez pas non plus le voyage insolite de mon bon ami Frédéric Durand. C'est le lundi à 19h, en reprise des mardis à 13h et les samedis à 15h. Et n'oubliez pas, évidemment, l'émission réanimation. Avec mon autre ami, le Dr. Pendragon, ça, c'est des mardis à 19h en compagnie de son triste acolyte et un autre de mes amis, Sinistros. La semaine prochaine, à Rock Classic, comme nous serons le 11 novembre, le jour du souvenir, je vais vous présenter une émission spéciale, Fête des morts, avec uniquement des pièces de circonstances qu'on retrouve en quantité à peu près infinie dans le monde du rock et du métal. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe anglais de la fin des années 60, tout à fait de circonstances, du nom de The End. Je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné l e classique, paré en 71, il y a 40 ans, soit Let's d e e l in Four, auquel a participé le défunt John Bonham. Et je vais vous parler des concerts de Havoc et de Mayhem à Québec. Et évidemment, mon ami Simon Fédibé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock.